Une qibla présente le monothéisme en Islam.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 وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ أَمَّا بَعْتُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Et bienvenue donc à une nouvelle séance sur notre série sur le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala le monothéisme et parlons à présent incha'Allah azzawajal de certains des mérites de التawhid, du tawhid du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala du monothéisme et du fait que celui qui concrétise vraiment le tawhid d'Allah azzawajal qui concrétise vraiment le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala le monothéisme et eh bien parmi les promesses qu'Allah Azza wa lui accorde, c'est qu'il va entrer au paradis, Jannah, et même certaines personnes vont entrer au paradis avec un certain, avec un point de plus, comme on va le voir Incha'Allah Azza wa un point bien particulier pour celui vraiment qui a un monothéisme, un tawhid très sincère d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, parce que on a parlé bien sûr avant cela de l'importance du tawhid, on a parlé un peu des formes du tawhid, et qu'il y a Euh, le tawhid dans ce qui a trait la connaissance d'Allah Azzawajal, le tawhid dans ce qui a trait l'adoration, donc ici notre amal, nos propres actions à nous. On a parlé du tawhid d'Allah Azzawajal qui est relié au nom et aux attributs d'Allah Subhanahu Wa Ta'ala, et on a parlé du contraire aussi qui était al-shirk, donc le polythéisme, on avait dit que le polythéisme soit que c'était relié à la ibadah, lorsque quelqu'un adore autre qu'Allah Azzawajal, ou par exemple... Euh, le polythéisme shirk pourrait être relié à la connaissance. Ici, la connaissance de par exemple celui qui compare Allah à ses créatures en ce qui a trait les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait dit aussi que le tawhid d'Allah Azza wa Jal, eh bien c'est une condition nécessaire pour entrer al Jannah, pour accéder au paradis. Et comme les ulama, ils mentionnent qu'il y a Deux niveaux de personnes qui vont entrer au paradis. Il y a deux niveaux. Il y a plutôt, plutôt trois niveaux. Parce qu'on va ajouter un troisième niveau aujourd'hui, inshallah, azawajan. Le premier, Donc, le premier niveau, c'est les personnes qui vont entrer au Jannah sans être punies par Allah, azawajan. Sans, donc, sans qu'il n'y ait de punition. Mais en plus de ça, sans qu'il n'y ait de jugement réel, réel. Il y a des personnes qui vont entrer au paradis du Jannah sans être jugé, sans passer par le jugement. Donc ça c'est le niveau le plus haut, les personnes qui rentrent directement au Jannah. Deuxième niveau, c'est ce qui a été mentionné dans un hadith authentique du prophète salam, dans Sahih al-Bukhari ainsi que Sahih Muslim lorsqu'il a expliqué qu'il y a des personnes qui entrent le Jannah, mais qui entrent le Jannah quoi sans punition ils vont être ils vont pas passer par جهنم il va pas vont pas passer par l'enfer vont pas être punis par Allah Azza wa par contre ils vont passer par al hisab par le jugement et malgré cela c'est un jugement qui est qui est léger que le prophète sallallahu alayhi wasallam il a appelé dans le hadith quoi il a appelé al ard il l'a nommé al ard c'est quoi al ard c'est l'exposition ça veut dire que à ce niveau-là le croyant ne va pas être jugé, être jugé au au sens qu'il va débattre avec Allah parce que tout celui qui va être débattu lors du jugement, et eh bien il va être puni, parce que ici el kafir et le fayd et le munafiq et ainsi de suite, ils vont ils vont débattre au sujet de de leur jugement avec Allah subhanahu wa taala. Le mu'min, il va entrer le jannah donc ce deuxième niveau qui est moindre que le premier, c'est que il va quand même On va quand même lui exposer l'Azawad. Elle va lui exposer ses œuvres avant qu'il n'entre à l'Jannah. Donc ça c'est un niveau qui est moindre que le premier niveau. Donc la personne ne sera pas punie par l'Azawad, mais quand même elle va passer par une certaine forme de jugement qui est qui est léger, qui est mineur. Et le troisième niveau de Khulun Adab, c'est des personnes qui vont entrer l'Jannah, mais après avoir été punis par Allah qui vont passer passer par Jahannam avant qu'ils vont être punis par Allah azza wa jall et après cela elles vont finir le janna باذن الله سبحانه و تعالى donc commençons ici avec une aya dans le livre d'Allah azza wa jall dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du prophète Ibrahim alayhi assalam prophète Ibrahim alayhi il dit à Allah subhanahu wa ta'ala inna Ibrahim kana ummatan anitan lillah hanifan wa lam yakun aux mushrikins illi subhanahu wa ta'ala que pour ce qui est de Ibrahim alayhi salam voilà les traits qu'il avait qu'est-ce qui distinguait le prophète Ibrahim alayhi salam première chose donc ici bien sûr tous ces traits-ci il nous démontre le caractère ce caractère de tawhid d'Ibrahim alayhi salam première chose il était une umma c'est quoi une umma une umma on peut dire une umma c'est la nation comme on la connaît aujourd'hui mais dans ce contexte de cette aya qu'est-ce que les ulama ils ont dit qu -ce qu'est-ce cela veut dire lorsqu'on dit que Ibrahim alayhi salam qu'Allah il dit que Ibrahim il était une umma ils disent ay imaman yuqtada bihi il était un imam c'est quoi un imam c'est pas le imam de la salat Et même dans la langue arabe, c'est quelqu'un qui est en avant, quelqu'un qui est pris comme repère, qui est pris comme modèle, qui est pris comme leader en quelque sorte. Ça et c'est l'imam imam Donc Ibrahim alayhi salam, il était c'était une référence. Ibrahim alayhi salam, imaman yuqtada dihi, yuqtada bihi, wa ma illa sabr wa al -yakin. Pourquoi est-ce que Ibrahim alayhi salam, il était umma? Comment se fait-il qu'il était une umma alayhi salam Eh bien, c'est parce qu'il avait complété quoi? Le niveau de sabr, de la patience, ainsi que de al-yakin, la certitude. Allah al-azawajal, il dit subhanahu wa taala, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقينون. Ça c'est une ayet très intéressante dans le Coran Al-Karim. dans laquelle Allah al-azawajal, il dit que Uh, Banu Israil parmi eux Allah Azzawajal, il a fait de eux des personnes yahduna bi amrina des imams c'était des repères des personnes qui étaient pris comme modèle et qu'on les suivait dans la guidée lamma sabaru wa, wa lorsqu'ils avaient as-sabr la patience ainsi que quoi le yaqin, la certitude c'est pour ça les ulamas, ils disent toujours Les ulama ils disent toujours "Bis-sabr wa fi ad Pour avoir l'imamat dans la religion d'Allah Azza pour que quelqu'un puisse atteindre ce niveau la d'al-imama le prenne comme repère comme modèle dans la religion d'Allah Azza wa et bien ça c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah Azza wa qui fait parvenir quelqu'un à ce niveau comme Ibrahim salam et comme ces gens de Banu Israël, mais ça passe de façon pratique par quoi par deux, par deux mesures à sabr la patience ainsi que quoi Le yakin la certitude d'Allah Azza wa parce que celui qui a la certitude, l'yaqin il sait c'est quoi al-haq il sait c'est quoi la vérité, il n'a pas de doute Ça c'est la vérité. Mais pour pouvoir suivre la vérité et endurer sur la vérité de façon permanente, qu'est-ce qu'il faut avoir Bien sûr, un sabre, la patience, et ça ça mène vers al -yakim. Donc ici Allah azawajalla pour revenir à cette ayet, Allah subhanahu wa taala il parle de Ibrahim alayhi salam.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 Imam pour qu'il ou pour qu'il soit umma. Donc selon le premier tafsir de umma, umma égal imam que Ibrahim ﷺ il était leader. Mais la deuxième deuxième tafsir ici interprétation Ibn Abbas il dit Ibrahim il était sur l'Islam et il y avait personne qui était sur l'Islam à part Ibrahim ﷺ à un certain moment donné. C'est pour ça que Allah il l'a nommé quoi umma qu'il était umma. Lui il était Oumah en lui-même, il était une nation en lui-même, Et comme il dit certains ulama que ça c'est un modèle pour nous quoi. Les tariq as pour que la personne ne se sente pas mal à l'aise d'être quoi minoritaire ou toute seule sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'ḥaq Allāh al Il nous rappelle que alayhi lui une personne il était quoi Oumah. Ibrahim alayhi salam, un personne il était une umma salam. Donc, deuxième attribut que Allah Azza il mentionne ici dans cette ayah que Ibrahim alayhi salam, il était qanitan lillah. Qanit ici comme là dans dans euh, sur le tableau en quelque sorte. Donc qanit c'est quoi Ça vient du mot al-qunut. Qanitan lillah, ça c'est euh, c'est un mot qui revient beaucoup dans le Coran dans le livre d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bien sûr, Ce n'est pas tous euh, les mots qu'on couvre okay, en arabe qu'on va mettre sur la liste des mots-clés qu'on vous fournit ici. Par contre, ce qu'on qu essaie de faire, c'est les mots qui sont au centre Euh, du séminaire en tant que tel donc le de la série ce qui est important pour le tawhid à retenir ainsi que certains mots de la langue arabe qui revient beaucoup dans le Coran le Karim et ainsi de suite on prend l'opportunité inshallah de les apprendre au fur et à mesure donc c'est quoi qanitan qu que Ibrahim alayhi salam il était quoi constant permanent sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa taala comme il dit ici que dans la langue arabe al-qunut huwa daem al-ta'ati que dans la, la dans la langue arabe al-qunut c'est quoi le mot qunut c'est la permanence de ta'at c'est pas quelqu'un qui fait ta'at qui obéit à Allah certains moments Ramadan par exemple certaines périodes après ça il s'éloigne après ça il revient après ça il s'éloigne celui qui est constant dans l'obéissance d'Allah azawajel ça c'est le niveau de al-qunut فبهاتين الصفتين بتحقيق العبوديه في نفسه اولا علما وعملا وثانيا دعوه وتعليما واقتداء به دونك لا سيومي امهه avec qanitan lillah on va les mettre ensemble que ibrahim alayhi il était umma et il était qanitan lillah le mot umma ici ça parle plus de la représentation externe de ibrahim alayhi l'influence de ibrahim alayhi que lui il est une reference que lui il est une nation en tant que tel Ça parle de lui à l'interne que c'était quelqu'un, un obéissant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quelqu'un pourrait être quoi Une personne qui obéissant dans d'Allah azza wa ta'ala mais qui n'est pas une référence pour les autres. Ou quelqu'un pourrait être une référence pour les autres mais pas obéissant d'Allah azza wa ta'ala en lui-même. Mais Allah subhanahu wa ta'ala accorde à Ibrahim salam ces deux traits en même temps. Taïe, بعد d'adalik, prochain kan halif kan hanifan troisieme attribut que Allah azza wa jalla lui cite dans cette aya c'est que Ibrahim alayhi salam il était hanif on appelle al hanif Ibrahim al hanif et sa religion sa façon sa voie elle s'appelle al hanifiyya hanifiyatu al samha pour plus tard inshallah l'ajouter ici al c'est quoi al donc il dit ici Ici, être Hanif, ça, réfère, ça fait référence au fait de, c'est une inclinaison, inclinaison vers où? Inclinaison de Al-Shirk. inclinaison vers Allah Azawajal. Il était incliné vers Al-Tawhid, incliné de Ashirk. Mais il ne fait shirk il évitait le shirk, le polythéisme. Ibrahim alayhi as-salam. Et quatrième attribut que Allah a. il cite ici dans l'ayet, c'est que Ibrahim alayhi as-salam, "et il al -mushrikin. et il n'était pas du nombre des mushrikin des polythéistes alors qu'est-ce que cela démontre encore une fois il nous dit al fi wa fi wa fi que ibrahim al alayhi salam et eh bien il s'est dissocié des mushrikin des polythéistes dans tout que ce soit dans ses œuvres que ce soit dans ses croyances que ce soit dans ses dans ses paroles donc ici l'importance, quand on parle du tawhid d'allah azza Pour concrétiser le tawhid, entre autres, un aspect qui est important, c'est quoi C'est la différenciation de al et de et des mouchriquines. Ça, c'est très présent dans la religion d'Allah, que ce soit, encore une fois, dans les croyances. On n'a pas les mêmes croyances que les mouchriquines. Que ce soit dans les paroles, ne pas dire les mêmes choses que les paroles, ils font. Que ce soit dans les les actions, même dans l'amal, n'est-ce pas Et c'est pour ça que parfois, ça va même... Au, à l'extrême, à la limite que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu dans d'autres cours de l'fuq, et eh bien il va nous dire de ne pas faire la salat à certaines périodes bien particulières de la journée, la salat qui est surérogatoire, salat an-nafila, comme par exemple juste après le lever du soleil et juste avant le coucher du soleil. Pourquoi Parce que ça c'était un moment lors duquel les ils se prosternent à le diable il se prosterne à leur divinité ainsi de suite vous comprenez donc ça va jusqu'à la limite parfois de ne pas faire certaines bonnes œuvres pour ne pas être comme les comme les mushrikine donc ça c'est très important ça fait partie de tawhid d'allah azza wa et que ibrahim alayhi salam قال, inni Rabbi il a même laissé son peuple derrière lui et il a quitté il a dit je vais partir vers allah subhanahu wa taala inni muhajirun ila il à rabbi donc tout ça ça parle des attributs de Ibrahim alayhi salam et bien sûr très souvent Allah azza dans le Coran coran il parle de pour nous parler de quoi de at-tawhid du monothéisme c'est pour ça qu'on parle entre autres de Ibrahim alayhi salam et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans sourate al-mu'minun wa alladhina hum bi rabbihim la que Allah azza parmi les traits qu'il mentionne des croyants que Allah subhanahu wa ta'ala leur C'est que ceux qui n'associent pas d'autres partenaires avec leur seigneur, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, ça fait partie des traits de l'imam. C'est le premier trait de l'imam, c'est ne pas commettre le, le shirk. L'imam, tout comme c'est ne pas frauder, ne pas dire... Euh, des mensonges et ne pas voler, ne pas dire faire le haram et ainsi de suite. Mais ça aussi, c'est ne pas faire le shirk, même que ça, c'est avant toute chose. Prenons ici un hadith intéressant, un long hadith, incha'Allah, avec plusieurs feuilles. Donc, parfois, on va sortir un peu du tawhid. Okay? Parfois, on va mentionner un hadith comme ça et prendre certaines leçons aussi de de côté de ce hadith. Donc, ici, le hadith qui est authentique dans le hadith, c'est hadith très connu chez les ulamas. Un homme qui s'appelle Hussein ibn Abdi Ar-Rahman. Kidi, كنت Un jour, j'étais chez Saïd ibn Jubayr. Si Saïd ibn Jubayr, c'est l'un des grands tabi'in. OK, c'est l'un des grands compagnons des compagnons du prophète عليه الصلاة Donc ça c'est un nom à retenir très important ici pas pour l'examen ou autre chose, mais c'est juste que c'est l'un des grands l'un des grands l'une des grandes personnalités de l'histoire de l'Islam et l'un des plus grands savants de al islam dokildi si kontu and said ibn jubair, Sa jubair c'est l'un des étudiants de abbas c'est said ibn jubair il fut il fut assassiné par le tyran très connu dans l'histoire qui est qui al haddad okay? al haddad très connu tyran de l'histoire de l'islam et que après cela comme ils disent allah subhanahu wa ta'ala il euh, ne lui a pas Allah Azza wa Jalla ne lui a pas donné une longue vie après cela, tellement il a fait ce crime là de tu, d'avoir tué Saïd ibn Jubayr Radhiyallahu Ta'ala, عنده Donc il dit si, قال euh, فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة Donc ici Saïd ibn Jubayr, il a dit lequel parmi vous il a vu le kawkab, l'astre, l'étoile hier. Que donc c'est comme s'il y a il y a eu, Un astre in bariha, qui, qui n'était pas visible Ou, ou c'était une étoile filante Comme on dit Allah ta'ala a'lam Donc okay, c'est pas très clair ici le sens Peu important C'est pas directement relié au sens du hadith en tant que tel Donc cet homme là Husayn ibn Abdurrahman Il dit Moi je l'ai vu Hier la nuit Donc c'était la nuit hier Par contre Remarquez qu'est-ce qu'il va dire juste après Qala Ama Inni lam akun fi salatin Il a dit par contre je n'étais pas dans la salette. Pourquoi est-ce qu'il dit cela je n'étais pas dans la salle. Ça c'est Hussein c'est le narrateur avant Saïd ibn Jubayr. Donc Saïd ibn Jubayr a dit qui a vu l'astre hier. Alors cet homme-là il a dit Hussein il a dit moi par contre j'étais pas dans la salette. Pour dire qu'il l'adorait pas. Ah qu'il ne l'adorait pas l'astre. là. Et c'est intéressant c'est pour pour qu'il n'y ait pas de euh, de semblant d'ostentation ça veut dire si moi j'ai vu l'astre hier la nuit ça veut dire j'étais éveillé je ne dormais pas la nuit vous comprenez mais pour que personne ne pense que ah il a vu l'astre ça veut dire il dormait pas il faisait salat la nuit Non, il dit non j'étais pas par contre c'est important de dire c'est j'étais pas éveillé parce que je faisais salat, vous comprenez donc là il dit voilà kim mais j'étais éveillé parce que je me suis fait piquer par un scorpion okay, donc il s'est fait piquer ici c'est pour ça il avait mal il ne pouvait pas il ne pouvait pas dormir à ibn femmebba il lui a dit qu'est ce que tu as fait Après cela, à cause de cela plutôt, suivant cela, il a dit. Il a dit, j'ai fait la ruqya. J'ai fait la ruqya ici, c'est l'exorcisme. Bien sûr, c'est pas le mot le plus précis, mais on sait c'est quoi. Roquia, roquia, c'est une forme de guérison. Roquia sharia, bien sûr, dans l'islam, c'est une forme de guérisant par les paroles d'Allah par des douas que le prophète wa sallam, nous a montré, comment faire fait avec Ayatul Kursi, avec sourate Al-Falaq, Surat Al-Nas, al ça peut être soit pour des maladies comme on peut les appeler de nos jours euh, comment on peut appeler ça des, des maladies physiques okay? qu'on peut, qu peut tester dans un laboratoire d'une façon ou d'une autre, okay? ou ça peut être à cause de, euh, ça peut être pour des maladies plutôt si on peut dire ça euh, peut-être on peut les appeler entre guillemets des maladies spirituelles ok que ce soit donc alain quelqu'un qui a alain donc il y a le mauvais œil ça peut être un secr la magie ça peut être ce genre de choses donc là la personne peut avoir recours à haroukia à l'exorcisme ça ça fonctionne dans les deux cas donc c'est pas seulement pour les maladies spirituelles de ça peut être même pour les maladies qui sont physiques on peut faire Al-Ruqiyah sur cela. Alors, il a dit, قَالَ فَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكِ Il a dit, euh, qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce qui t'a poussé à faire quoi? Al-Ruqiyah. Donc ici, Salaf, c'était commun chez eux de demander le dalil. Pourquoi tu as fait telle chose? Qu'est-ce qui a justifié que tu as fait? Al-Ruqiyah. qu'il y a un hadith là-dessus? Est-ce qu'il y a une ayah dans le Qur'an? al -Karibe? Donc, toujours demander une justification. قَالَ Hadithun hadathana ash-sha'bi iladi shi hadith qui nous a été enseigné par l'imam ash-sha'bi iladi wa ma hadathakum quoi, ce hadith c'est Saïd ibn Jubayr qui demande OK qui demande cette question là iladi qala qultu hadathana an buraydah ibn al-Husayb il, il nous a appris un hadith de Buraydah ibn al-Husayb ça c'est un compagnon du prophète sallahu alayhi wa sallam اَنَّهُ قَالَ Que lui, il a dit la رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ عَيْنٍ اَوْ حُمَةٍ Qu'il n'y a pas de ruqyya, ça veut dire il n'y a pas de ruqyya meilleur il n'y a pas de ruqyya plus effective, il n'y a pas de ruqyya plus importante que celle qui est pour الْعَيْن, le mauvais oeil, ou bien pour الْحُمَة. الْحُمَة, disent les ulama', c'est lorsqu'on se fait piquer par un animal qui a un poison qui okay, donc comme comme un scorpion ou autre chose donc quelque chose qui pourrait nous empoisonner à travers un animal donc ça c'est les ulama ils disent al-huma dans la langue arabe ils appellent ça al-huma donc il dit borayda ibn al-husayb qu'il n'y a pas de ruqya plus effective ou plus importante que dans que dans ces deux cas là donc cet homme là encore une fois Euh, Hussain ibn Abd al-Rahman, il connaît ce hadith et il vient de se faire piquer par un scorpion. Donc, il dit, « Ah, je connais le hadith et de ce fait, je vais appliquer ce hadith. Je vais faire ar Alors, « Arroquia ». Alors, qu'est-ce que Saïd ibn Jubair il a dit ?« Il a dit, « Celui qui agit selon ce qu'il connaît, ça veut dire selon ses hadith, selon ce qu'il connaît des narrations, eh bien, il a bien fait. Ça veut dire il est en train de lui dire quoi C'est bien. » Tu te bases sur une narration, c'est bien. Tu as un « udr », tu as une excuse. Par contre, voilà, je vais te transmettre ici une information, un « hadith ». Unот хадид. Il ha dit «Валакин, хаддатана ibn Аббас عن النبي صلى الله عليه وسلم Il ha dit «Par contre, ibn Аббас, il nous ha dit «Que le prophète صلى الله عليه وسلم il ha dit «Qala Rasoulullah صلى الله عليه وسلم «Уридата عليya l'умаму «Faraeytu النبي ya wa ma'hu arrahtu «Wa nabiyy wa ma'hu arrahlu «Wa nabiyy wa la'hu arrahlu «Wa nabiyy wa «Wa nabiyy «Wa «Ahad» Il dit «Le prophète الله عليه وسلم « exposer les umams, les différentes nations. Certains ulama, ils ont dit que ça, c'était lors de Al-Manam, lors du sommeil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres ulama, ils ont dit c'était lors de la nuit de l'Isra wa al-Ni'ra. Jalla Azza wa Jalla lui a donné la possibilité de voir les différentes nations qui étaient avant lui, de, des différents prophètes, sallallahu alayhi Alors, j'ai vu Un prophète qui venait avec un groupe de personnes Et j'ai vu un prophète qui venait avec un homme ou deux hommes Et j'ai vu un prophète qui venait tout seul Ça veut dire il y a personne qui l'a qui l'a suivi C'était différent, chaque nation était différente Il y avait des nations plus importantes, plus importantes que d'autres Alors il dit après ça, alayhi salatu wa al-salam Idhrufi'a li sawadun azimun Fadhanantu annahum ummati faqila wa qawmuhu Après ça, j'ai vu hein, une grande masse, une grande communauté de très loin. Alors, je pensais que c'était ma c'était ma à moi. On m'a dit, non, non, ça c'est la nation de Moussa, salam, du prophète Moïse. Après ça, j'ai vu et il y avait une autre masse plus importante. On m'a dit, ça c'est ta. Ça, c'est ta Ummah. Ça, c'est la Ummah du Prophète, alayhi sallatu wasalam. Et la Ummah dit, وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَتْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَدَابٍ Et parmi eux, il y a سَبْعُونَ أَلْفًا Là, on a informé le Prophète, والسلام, que dans ta Ummah, il y a 70 000 personnes qui entreront au paradis, الجنة, sans être jugées et sans être punis بِلَا حِسَابٍ là on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure pour les personnes qui étaient présentes dès le début on veut dire on avait combien de niveaux des personnes qui entrent le jannah trois niveaux donc ça c'est le plus haut des trois ok ceux qui entrent le jannah hisab wala sans être puni avant cela mais encore plus sans même être jugé Les premières personnes qui vont entrer directement, les jannah qui vont directement entrer au paradis. ثُمَّنَا هَضَفَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَادَ النَّاسُ Après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a laissé ses compagnons et il est rentré chez lui. Il s'est arrêté là, le hadith. OK? فَخَادَ النَّاسُ فِي Les gens commençaient à parler, à discuter de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de leur, vient de leur mentionner là. Il commence à débattre. C'est qui ces 70 personnes? قَالَ هم ففل الهم الذي صحب راول الله صlam. certainss ils ont dit: ah probablement c'est quoi c'est les sahaba, les grands compagnons du prophète Alaratlam, ceux qui ont eu la chance d'être avec lui peut-être qu ils vont être au nombre de 70 000 personnes, ça va être ceux qui vont entrer le donne حاب و عذاب وقال بعضهم ففل الهم الذي في الإسلام phe يشر بالله شيء. certains sahaba, ils ont dit ah probablement que ça c'est plutôt les personnes qui sont nées dans l'islam. Ils n'ont pas, pas vécu la jahiliyyah, ils n'ont jamais été mouchriquins avant. Ils sont nés dans l'islam, alors eux, ils vont entrer dans jannah directement. Donc tout ça, c'est des ishtihads, ok Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cela, entre autres On apprend de cela que les Sahaba, bien sûr, avec l'ilm, avec connaissance, ils avaient des, des débats ici, d'interprétation, que les chacun dit, mais moi je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, faisait référence, tant que ça reste ici dans avant, dans la simple c'est une thèse, ce n'est pas des euh, ce n'est pas des conclusions finales Après ça, ils ont mentionné plusieurs possibilités chacun il dit moi je pense alayhim sallallahu alors là le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est sorti et là on lui a parlé de ya rasoul voilà ce qu'on a dit voilà ce qu'on a pensé tel il a dit telle chose alors il a dit alayhi là il a amené là la, la réponse Prophète, il a dit هم الذين لا يسترقون c'est 70 personnes, c'est qui? c'est les personnes qui ne font pas le استرق استرق, c'est quoi? c'est demander la ruqya, ceux qui ne demandent pas la ruqya, celui qui demande la ruqya يسترق, qui dit à quelqu'un tu peux faire la ruqya? هذا يسترق, il demande la ruqya alors, c'est ceux qui ne demandent pas la ruqya ولا يكتوون et qui ne font pas L'acai, l'acai, c'est une forme de thérapie qui est faite avec la avec la chaleur. Ok, je suis pas un expert, mais c'est brûler certaines parties du corps. Si vous voulez plus de détails intéressés, ça s'appelle en français là. Moxibustion, donc vous allez chercher sur internet inshallah et vous intéresser plus mais c'est une méthode que qui existait même chez les chez les Arabes dans le temps ils faisaient ça de nos jours ils disent que c'est une pratique chinoise Allah taala mais on sait que ça existait dans le temps du prophète alayhi salatou ils ne font pas le on appelle ça tatayur bi la va beaucoup de On va beaucoup parler de ça plus tard dans cette série. Mais très brièvement, c'est quoi Al-Tiyara Al-Tiyara, c'est une forme bien particulière de... Ou bien c'est un groupe, c'est une catégorie de superstition, de croyances superstitieuses. On va le voir tout au long de cette série. Que plusieurs des formes de shirk, elles rentrent dans le cadre des croyances superstitieuses. Okay? Donc Al-Tiyara, ça vient de at tayr les Arabes. Lorsqu'il y avait al un oiseau qui se déplaçait d'une certaine façon, ou d'une certaine couleur, ou autre chose, il disait que ça c'est un porte-malheur, c'est un signe de malheur qui va m'arriver aujourd'hui, ok, donc tout ce qui rentre dans le domaine de la superstition, donc ici d'une de, attente de mal, de craindre quelque chose, mais de façon quoi Irrationnelle, il n'y a rien qui le prouve, il n'y a rien de concret de scientifique, de par l'expérience, de par Tadjiriba, où il n'y a rien... Dans notre aqidah, comme qu'on est à travers le wahy, soit dans le Coran ou bien dans le sunnah. Alors là, on est quoi On est dans le domaine qui se rapproche ou qui est d'un shirk, d'une forme ou d'une autre. Bien sûr, on va parler des détails tout au long de cette série, incha'Allah, azzawajal. Et le quatrième trait, il dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Et ceux qui ont tawakkul en Allah, subhanahu wa ta'ala, ça veut dire la pleine confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala, Et bien, ça vient quoi Renforcer ces trois ces trois éléments avant. Celui qui ne demande pas la ruqya, c'est parce qu'il a un niveau très élevé de tawakkul. Celui qui ne fait pas le kei, c'est parce qu'il a un niveau très élevé de tawakkul. Et celui qui n'a pas, qui ne fait pas tatayur aussi, qui n'est pas superstitieux, qui ne craint pas comme ça des symboles, qui ne veulent rien dire, la même chose. Ça, ça veut dire que son tawakkul, en Allah Azza wa il est... Il est véridique. Il a plein de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. فقام عكشت بن محسن Il y a un sahabi, on va l'ajouter incha'Allah azza wa jal ici, عكشت رضي الله تعال عنه. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça, ce compagnon, il s'est levé tout de suite et il a dit فقال رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم Tout de suite, il s'est levé. La a dit, demande à Allah pour que moi je fasse partie de ces 70 personnes. » Alors là, le prophète sallallahu lui a dit, « Ente tu es parmi eux. » Donc, Rokasha, il l'a eu tout de suite. « Alors, thumma qaama rajulun akharu faqal ud'uullaha an yadja'alani minhom. » Après ça, un autre homme, il a suivi. Et il a fait la même chose. La a dit, « en sorte que moi aussi je... » Soit parmi, on demande à Allah Azza wa ta'ala, il fait du'a, alors il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sabaqa kabihah Ukasha, Ukasha t'a devancé, il a déjà pris la place, il y avait une seule place, un seul du'a, c'est pour une seule personne, ça c'est Ukasha radiallahu ta'ala, il l'a pris, après ça le reste des personnes bien sûr, et eh bien ils vont devoir concrétiser ces quatre... Ces quatre caractéristiques-là pour faire partie de ces personnes qui rentrent le Jannah sans être jugées ou sans être punies par Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons sur certaines parties du hadith, inshallah, azza wa jal, avec un peu plus de détails. Taïb, euh... Le hadith, bien sûr, il est dans Boukhari et dans euh, dans Sahih Muslim. Euh, il y a dans certaines autres narrations. Il y a des narrations qui ne sont pas dans Boukhari et dans Muslim, ok que le nombre est plus de 70 000, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam istazada rabbahu, il a demandé à Allah azzawajal de lui accroître ce nombre, de lui accorder plus de 70 000 personnes qui rentrent le Jannah sans être punies et sans être jugées, comme dans le hadith qui est dans Ahmad et al-Bayhaqi, فَاسْتَزَدْتُ رَبِّي فَزَادَنِي مَعَا et que Allah azzawajal lui a accordé pour chaque 1000 personnes de ces 70 mille personnes un autre 70000 Donc là 70000 pour chaque 1000 donc on a 70 fois pour chacune de ces 60 pour chacun de ces 70 groupes Allah Azza wa Jalla il a accordé au prophète un autre quoi 70 000. Vous comprenez فصا سي فضل الله عز وجل الامام ابن حجر اللي سنده جيد كشتنا غصنا لا اون بون شان دو اون dans un autre hadith aussi dans une autre narration dans sunan at-Tirmidhi il a dit le prophète sallahu alayhi wasallam وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي 70 الفا مع كل 170 الفا كذا او كذا الفا لا حساب عليهم ولا عذاب il dit le prophète que mon Seigneur Allah azza wa Jalla, il ma promis que de ma oumma il va donner accès à al au paradis sans punition et sans et sans jugement mille personnes et que de chaque 1000 personnes de ces 70000 il va avoir avec eux un autre 70000 après ça il dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam wa thalath hasayat min hasayat en plus avec eux il va avoir trois poignées de mon Seigneur que Allah azza wa Jalla, il va ajouter trois groupes de personnes trois trois cercles de personnes que Allah subhanahu wa taala il va ajouter avec cela donc c'est plusieurs millions de personnes bismillahi qui vont entrer le Jannah sans être jugés et sans être sans être punis donc les quatre caractéristiques encore une fois la istaqoon il demande pas la ruqya pourquoi est-ce que ça c'est relié à cela il dit sili an Taïb. on a euh, dans Sahih Muslim, ça c'est une question ici reliée un peu aux sciences du Hadith qu'on a étudié l'an dernier, ok, avec al Fikar et ainsi de suite. Il y a ici une, ça c'est une question connue chez les chez les ulémas, ok, débattu ainsi de suite. C'est parce qu'il y a dans une narration, une narration, dans une narration de ce Hadith dans Sahih Muslim que le Prophète صلى الله a dit :« La, la Ils ne font pas le istirqa, ils ne demandent pas la rokia. ولا يرقون La différence entre يرقي و يسترقي يسترقي celui qui demande la ruqya يرقي celui qui fait la ruqya à lui ou à d'autres personnes OK donc dans certains dans une narration de Sahih Muslim donc là cette narration là elle est problématique malgré qu'elle est dans Sahih Muslim parce que là ça signifierait que de faire la ruqya pas demander la ruqya que faire la ruqya c'est contraire à Al-Aula okay? à ce qui est meilleur, ok C'est pour ça que plusieurs ulama ils disent quoi Ils disent wi que cette narration là c'est une ri là comme on a vu c'est une narration qui est merlou là comme on a vu dans les sciences du hadith en c'est une ici c'est une faille cachée dans ce hadith c'est parce que ça c'est une erreur de l'un des narrateurs qu qui l aa ajouté' ok c'est parce qu'il y a des hadits dans lesquels les faisait à eux-mêmes à d'autres im même le prophèteallah et euh, comme certainslama ils disent même si quelqu'un peut offre t'offre de te faire la ruqyah sans que toi tu ne demandes et eh bien ça ce n'est pas con, ce n'est pas contraire à ces quatre traits que le prophète sallallahu alayhi et sallam il a mentionné pour ces personnes là à qui vont entrer au paradis sans être jugés sans être punis c'est clair donc ici faire la différence entre la yarqun et la ne font mm -hmm. pas la ruqyah ne demande mm -hmm. pas la ruqyah c'est deux choses qui sont qui sont différentes et c'est pour ça faire la ruqyah en tant que telle c'est quoi c'est Un ihsan, si quelqu'un fait la ruqya, est-ce que ça c'est une mauvaise chose Quelqu'un fait la ruqya à quelqu'un d'autre, c'est une mauvaise chose Non, c'est pour ça le prophète il a dit dans le hadith authentique, euh, lorsqu'on lui a demandé euh, à propos de la ruqya, il a dit mm -hmm. celui parmi vous qui est capable d'aider son frère alors qu'il qu'il le fasse. Ça veut dire celui qui sait comment faire ruqya et qui peut faire ruqya à quelqu'un qui est malade ou autre chose, qu'il le fasse. Ok, Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé de le faire. Euh, pour ce qui est ici, encore une fois, de Al-Kaï, certains ulama, ils se sont demandé pourquoi Al-Kaï, pourquoi la moxibustion, pourquoi est-ce que, encore une fois, elle est contraire à ce qui est meilleur ici, ce qui est assez pas haram. Mais pourquoi est-ce qu'elle est contraire à ce niveau plus élevé de entrer le donabillah hisab binu ala adab? Sachant que les éleves, le en il est mubah, il est halal dans le cas du besoin, parce que c'est une guérison, bien c'est une thérapie plutôt. Par contre, ils disent idat le demander d'une autre personne, ça serait quoi? Détestable. C'est ma c'est parce que c'est demander c'est demander des choses des autres, demander aux autres de de nous aider, euh, alors qu'on pourrait le faire nous-mêmes ou bien tout simplement avoir avoir confiance en Allah. Et aussi dans le hadith authentique ici dans Sahih al-Bukhari et Muslim, il a dit sallallahu alayhi wasallam, "Ashifa que la guérison se trouve dans trois choses." Il dit alayhi wasallam, "Sharbati dans." une euh, dans une on peut dire ça ça veut dire quelqu'un qui va boire du miel okay? donc dans, dans le miel que il y a la guérison la il, il, il a dit ce qu'il qu'il a, qu a chi qu'il a la guérison après ça fille ok on a parlé de ça la dernière fois ok j'ai dit en français je sais pas comment je pas Il y a un nom qui est un peu compliqué. Mais en anglais, c'est cupping. C'est lorsque on met ici des ventouses ou autre chose pour enlever du sang un peu du dos de la personne ou bien du haut entre les épaules et ainsi de suite. Donc, ça s'appelle Ainsi que Par contre, il a dit Et moi, je vous déconseille le Je vous déconseille al-kay et dans Sahih Muslim il a dit wa ma uhibbu an aktawi n'aimez pas al-kay alayhi salatu pas la moxibuston pourquoi particulièrement cette question là de al que le prophète sallalahu alayhi salam il a déconseillé de faire Allah taala a demande plus de recherche et plus de à ce, à ce sujet وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Donc, on a parlé ici que tous ces attributs-là, eh bien, ils sont là pour renforcer la, la question de التوَكُل et التوَكُل, bien sûr, c'est l'une des... Euh, c'est l'une des grandes composantes au fait du تَوْحِيد Allah عز و جل d'avoir pleine confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Oui. Euh, non, pas c'est pas dans ça. Okay, ne pas demander du'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé du'a à Omar ibn Khattab. Donc il y a pas de mal, comme les ulama, ils disent, à demander du'a, okay? tant que la personne, avec il y a bien sûr des conditions. De un, c'est du'a, c'est demander du'a de de du'a des personnes qui sont connues en apparence pour leur piété, pas demander du'a de n'importe qui, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est ne pas demander du'a ici par besoin de se sentir que j'ai besoin que quelqu'un fasse d'orah pour moi, ok? Parce que d'orah on le fait directement dans la azan. Faire d'orah seulement pour faire quoi? Pour pouvoir bénéficier, comme on dit, maximiser nos chances, ok? De al -baraka. sachant que telle personne ici, comme les uléma, ils disent Quelqu'un va aller faire le Hadj, quelqu'un va aller faire le Et ça va être une bonne œuvre que moi je ne suis pas capable de faire. Par exemple, quelqu'un, je pense que cette personne-là fait Qiyam al Je pense que cette personne-là fait beaucoup de jeunes sur Peut-être que des œuvres, des situations de baraka dans lequel Allah Azza wa Jalla il... Euh, il Il répond au doa plus que dans d'autres situations. Alors là, on demande doa à la personne. Mais pas au sens de demander le doa que moi j'ai un besoin dans mon cœur. Je ressens que cette personne-là, c'est un intermédiaire entre moi et entre Allah. Vous comprenez Ça, c'est bien sûr, c'est contraire au, au sens du tawhi. C'est bon Oui. Oui. Oui. Oui. c'est pas ne doit pas c'est pas interdit ok c'est pas haram de demander demander rokia c'est pas haram demander rokia c'est c'est contraire au niveau le plus haut ce niveau là qu'il a mentionné alisratullah de 1. celui maintenant qui est possédé par le djinn ça dépend si la personne la possession de le djinn bien sûr ça fait en sorte que la personne elle il est madjnu il a perdu le contrôle sur soi-même et qu'il peut plus faire à soi-même là bien sûr d'autres personnes de son entourage vont, vont vont remarquer ce fait, ok, Ils vont demander que quelqu'un lui fasse de l'orquia. Ça n'y a pas de mal, Charles. Non. Quelqu'un qui est et qui, qui a sa raison et ainsi de suite. Le meilleur pour la personne, c'est quoi C'est de faire l'orquia à elle-même, sauf si on lui offre. C'est parce qu'encore une fois, ça c'est c'est une épreuve ici de, du degré tera de la confiance de la personne qu'elle a en Allah subhanahu wa taala. Parce qu'il n'y a pas meilleur que quelqu'un qui fait l'orquia pour soi-même. Il y a pas meilleur que quelqu'un qui fait la pour soi-même parce que pour que la rouqia elle fonctionne c'est quoi bien sûr il faut faire la bonne méthode OK donc lire les bonnes choses falaq nass les l'ayat de rouqia donc Coran Karim zikr d'Allah Azza ainsi de suite mais aussi il y a un autre élément pour la pour que la rouqia elle fonctionne c'est quoi c'est c'est le iman OK la présence du cœur la sincérité du cœur parce que la rouqia c'est un doua donc le plus que la personne elle a dans son cœur cette sincérité là qu'elle a pleine confiance qu'Allah Azza wa Jall yashfi idnihi, subhanahu wa ta'ala que à travers ses invocations Allah Azza wa il guérit subhanahu wa ta'ala par sa volonté le plus que la personne elle a confiance en cela le plus que la ruqyah va fonctionner et aussi le plus que ça c'est un signe de un tawhid encore plus fort tawhid encore encore plus fort alors que de l'autre côté vous le savez très bien Quel rokia de nos jours, il y a beaucoup de chars le temps à travers le monde. Certains vont bien sûr au euh, au degré à la limite ici de faire shirk et de faire intervenir le djin, les shayatins et ainsi de suite. Ça dit couf dans la D'autres personnes font rokia bidah sans connaissance. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire C'est juste un gagne-pain. Pour d'autres personnes, en apparence, ils font rokia de la sunnah, c'est les bonnes méthodes et ainsi de suite. Mais c'est aussi quoi un un business, ok, les personnes qui se font plusieurs centaines de dollars par heure ou autre chose, ça, ce n'est pas Rukia. Si quelqu'un demande, si vous entendez parler de quelqu'un qui demande des centaines de dollars par heure pour Rukia, ça, c'est... C'est pas, pas quelqu'un qui fait Rukia les wajillahs, c'est pas de façon sincère, vous comprenez Oui, on peut prendre, quand plusieurs ulama ils disent, quelqu'un peut prendre il peut prendre un... peut demander au fait d'être payé pour Rukia, si c'est... si c'est sa spécialité, c'est c'est la chose qu'il fait ok parce qu'il a donné tout son temps il a consacré son temps pour aider les autres parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui font un ruqya et la demande est tellement grande quelqu'un il va sacrifier le commerce il va sacrifier son emploi il va juste faire un ruqya oui il a droit à un certain quoi revenu, un certain salaire pour pouvoir vivre comme tout le monde mais salaire c'est une chose un salaire qui pour avoir une vie qui est raisonnable ok et Faire un commerce pour devenir millionnaire, c'est une autre chose. Si tu veux faire un commerce pour devenir millionnaire, fais pas un ruqya, va faire autre chose. What? Donc, c'est clair que lorsque quelqu'un prend de demandes comme ça, des frais qui sont exorbitants, que son cœur n'est pas là pour Allah Azza wa Son cœur, il est là pour quoi? Pour l'argent. Et C'est pas cette ruqya là qui va être effective, parce que comme on l'a mentionné, pour que la ruqya soit effective, la présence, l'intention du cœur elle est très importante. Elle est est-ce que ça? Voilà. Euh, fa qama ilayhi Ukasha, donc on a parlé de Ukasha. Euh, parle maintenant de Est-ce que le hadith, est-ce Dirait que ce hadith-là, il nous dit que faire les asbab, faire les mesures, c'est contraire au tawakkul, contraire à la confiance en Allah. Azawajal. Non, c'est pas ça le sens. Ok, donc faire les asbab n'est pas contraire au tawakkul, à la confiance en Allah, subhanahu wa taala. C'est pas ça le sens du hadith. C'est pour cela que dans d'autres hadiths, toujours, lorsqu'on veut comprendre l'islam, un aspect de l'islam, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on prend les divers textes sur, sur une question particulière, différents textes sur une question particulière pour bien la comprendre. Pas un seul hadith et dire voilà ce que le hadith il indique et on annule tous les autres textes du prophète alayhi wa salam. Parce qu'il y a dans Sahih Muslim, il a dit alayhi salatu wa salam. Pour toute maladie Allah, il a fait descendre, il a fait descendre quoi aussi sa guérison. Il y a son remède quelque part sur cette terre, okay? d'une façon ou d'une autre. Il y a des gens qui la connaissent. Il y a des personnes qui ne la connaissent pas. Et dans l'autre hadith aussi de Oussama ibn Sharif, il dit J'étais chez le prophète et les bédouins sont arrivés. Il y a des Arabes, des bédouins qui sont arrivés chez lui Ils ont dit Est-ce qu'on devrait Chercher la guérison, faire de la médecine, entre guillemets, ok? Est-ce qu'on devrait chercher, utiliser les remèdes? La guérison, différentes formes de remèdes. Alors, il a dit, salam, ya ibadallah salam, Oui, aux serviteurs d'Allah, faites la médecine. On va appeler comme ça cela, ok? Tadawaw, c'est utiliser quoi? les différents remèdes pour chercher la guérison après ça il a dit ali sura salam fa azza wa jalla lam yadaa'a illa wada'a lahu shifa'an ghayra da'in wahid il ali sura salam parce que allah azza wa jalla pour toute maladie qu'il a fait descendre pour toute pour toute pour toute maladie qu'il a fait descendre subhanahu wa ta'ala il a fait descendre une guérison sauf une seule maladie c'est quoi la vieillesse, ok, c'est pas, donc ici, c'est maladie, entre guillemets, que c'est pas la traduction la plus à 100% ici en français, mais ça veut dire en général la maladie, mais ça veut dire qu'il a dit, c'est la vieillesse, ça veut dire celui qui vieillit, il y a pas, il n'y a, a pas de façon de rajeunir, de revenir en arrière, il n'y a pas de médicaments, ok, parce qu'il y a certaines formes de faiblesse physiques, de problèmes physiques qui sont dus à la vieillesse. c'est pas dû seulement à un virus ou autre chose. Et que ça, c'est irréversible. Il n'y a pas de maladie pour revenir en arrière. C'est juste comme ça que Allah Azza wa il a créé notre vie humaine. Chukmul Tadawi maintenant. Quel est le حكم dans l'islam de la médecine de d'appliquer un remède ou une guérison. Est-ce que ça, c'est halal, c'est haram, c'est wajib Qu'est-ce que les ulamas, ils disent Opinion numéro 1. Donc, il y a une divergence entre les ulamas là-dessus. Opinion numéro 1. Que c'est licite. Par contre, l'éviter, c'est mieux. Ça, c'est l'opinion de l'imam Ahmed. L'opinion connue de l'imam Ahmad, que c'est licite, c'est halal, d'appliquer des remèdes. Par contre, éviter de faire d'appliquer un remède que ça c'est mieux. Opinion numéro 2, mustahabbun que c'est souhaitable de faire de la médecine lorsque nécessaire et lorsque requis, au besoin. Et ça c'est l'opinion connue de l'imam Al-Shafi'i, Donc la première opinion c'est pas makrou, c'est pas détestable mais ça se rapproche. OK, il dit pas Imam Ahmed à ma connaissance que c'est makrou, il dit mubah, dit c'est licite. C'est mieux de l'éviter. Enfin, c'est opinion une. Opinion de l'imam Chefri que c'est mustahab c'est le contraire, c'est souhaitable. Imam Shafiri, il était connu pour ça. Il aimait la médecine. Ok, il, et, et, et dans certaines narrations, ça disait que Imam Chefri il souhaitait avoir été un médecin. Que s'il n'était pas un savant, s'il n'était pas un alim, que si c'était pas ça qui prenait tout son temps, qu'il serait un médecin et qu'il disait toujours que Rabbana alayhi ahlul kitab que les gens du livre c'est eux qui ont pris la médecine qui ont quelque sorte maîtrisé ce domaine et que nous on l'a nous on l'a négligé troisième opinion moubâhun moubâhun que c'est licite mazhab abi l'opinion de abu hanifa euh, rahimaoullahu ta'ala troisième opinion que euh, la médecine c'est mubah que c'est tout simplement licite et ici, il y a euh, l'opinion par exemple en, parmi les contemporains cheikh ibn uthaymin ta'ala il a il a essayé d'avoir une euh, opinion ici une réponse plus nuancée plus détaillée alors qu'est-ce qu'il a dit cas numéro 1 ма علم او غلبه على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهوا واجب الدي que toute forme de remède à propos de laquelle on est sûr de son apport positif de son effet positif Que ça va aider la personne. Quand on dit ici sûr, c'est le okay, علم أوراق العابط est rarement sûr à 100%, mais on parle ici de عابط On est presque sûr. Ça veut dire mettant si euh, d'un point de vue scientifique, ce remède, ce médicament, cette opération chirurgicale, ainsi de suite, que 80%, 85% de chances de de réussite par expérience. Ça se connaissait par Par expérience, les experts, les médecins, ainsi de suite, ils disent que ça, ce médicament, habituellement, ça fonctionne très bien, 85% des cas, ok? Donc, si ça, et en plus de ça, que ne pas utiliser un médicament, la même chose ici, on est presque certain que la personne va mourir, ok? Ou va avoir, va finir avec des conséquences graves, il dit que dans ce cas-là, la médecine, elle est obligatoire, wajib faire le remède, appliquer le remède en, en question que c'est que c'est obligatoire. C'est clair Que le premier cas est clair Donc qui pourrait nous le répéter Premier cas, c'est quoi ces deux conditions, ces deux critères pour que la médecine Okay, pas seulement. Quand on dit la médecine, que okay, c'est pas seulement la médecine qu'on connaît qu aujourd'hui. C'est pas la médecine à l'hôpital. Ok, c'est n'importe quelle forme de de médecine. Donc même dans dans d'autres sociétés plus traditionnelles qui ont d'autres formes de remèdes. Donc ça s'applique à n'importe quelle forme de remède. Sans entrer ici dans les détails de la science et ainsi de suite. Notre frère qui est médecin il est en retard aujourd'hui. Normalement, il aurait dû être ici pour parler de ça. Voilà. Okay. Critère numéro un, c'est quoi? Donc, selon des personnes d'expérience, des experts dans dans tel remède, dans l'application tel remède, ils vont te dire que ça, c'est yarli bo' alazan, c'est quasi certain que ça va mener vers la guérison, inshaAllah. Ok, et ça, comme on a mentionné, c'est connu par l'expérience. Ok, la médecine elle est grandement basée sur l'expérience. C'est pour ça habituellement on va inventer des remèdes, on va les essayer sur des animaux avant cela, après ça sur certains. Les êtres humains qui vont être, qui vont se porter volontaire ou autre chose, qui vont prendre le risque. Mais après ça, avec l'expérience, on va dire, ok, ça, à 85%, ça fonctionne. Cette opération, cette intervention ou ce remède, eh bien, ça fonctionne. Critère numéro un. Deuxième critère, c'est quoi C'est l'urgence, c'est l'aspect critique de la situation. Ok, donc, on dit, si la personne n'applique pas de remède, il y a une très grande chance qu'elle va soit mourir ou bien elle va finir avec des des conséquences assez assez graves sur sa santé. Alors ici il dit Imam Ibn Uthaymin que dans ce cas-là c'est c'est c'est obligatoire d'appliquer le le remède cas numéro 2 Donc, Donc il dit si ce qui ce qui nous donne encore une fois la certitude que ça c'est que ça c'est la bonne chose que ce remède là il est bon donc le premier critère il reste il reste le même c'est le bon critère par contre il dit wa lakin ليس هناك هلاك محقق بتركه que il n'y a pas il n'y a pas une urgence qui est fondée il y a pas la situation totale n'est pas n'est pas critique Alors ici il dit c'est mieux. OK, c'est mieux, ça veut dire c'est mieux d'appliquer le remède, mais ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, si on est la bi nafsihi ila al tahlukah. Maintenant c'est à 50%, 50%. Donc là toujours c'est faire entre le premier critère et le deuxième critère. Si le premier critère c'est médicament qui est bon, effectif Deuxième critère, la situation est critique, alors c'est obligatoire. Deuxième cas de figure, c'est le médicament, il est effectif, mais la situation n'est pas critique. Alors là, c'est encouragé d'avoir recours à ce remède. C'est pas obligatoire, mais c'est encouragé parce que ça, ta situation n'est pas critique. On va pas dire c'est obligatoire, mais vu que le remède, il est ici positif, il est très effectif, c'est mieux de l'utiliser. Troisième situation, c'est quoi Il a rien qui est garanti, des deux côtés. Donc, On est à 50%, 50%. Est-ce que la situation, elle est critique Pas nécessairement, oui. Pas nécessairement, non. Ok, Parfois, c'est ça, d'un point de vue médical. Donc, les ulama, ils vont dire que ça, c'est... Euh, il y a une certaine chance que la situation va s'aggraver, mais il n'y a rien qui est certain. Okay? Ça peut aussi se stabiliser, devenir meilleur. Donc ça, ça c'est un aspect. Et l'autre critère, c'est quoi La même chose. On n'a pas de remède qui est définitif. On va dire ce remède, on peut toujours l'essayer. Okay? On peut toujours l'essayer, il y a des risques toujours, il y a des effets secondaires et ainsi de suite. Alors il dit dans ce cas-là, quoi De ne pas appliquer le remède, c'est meilleur. C'est meilleur d'éviter le remède dans ce cas. C'est clair Un autre point ici important. Wa-tada'wi bil Ça c'est un point très important. Que utiliser le haram pour tada'wi, que ça c'est interdit. On peut pas utiliser un remède qui est haram en tant que tel. Ok, sans entrer maintenant de questions de faire, okay, quelqu'un va se concentrer sur le tawhid, parce que quelqu'un va dire pilule dans laquelle il y a du gélatine, des trucs comme ça, ok, c'est des questions détaillées de faire c'est du cas par cas. Mais on va donner juste un exemple qui est clair, les ulamas le menson Si quelqu'un dit l'alcool, le prendre l'alcool, ça c'est prouvé que pour telle maladie, pour telle peine que tu as, prends de l'alcool, tu vas te sentir bien. Ça c'est interdit, c'est haram. Vous comprenez Le haram qui est mahd, quelque chose qui est nettement haram, purement haram, on ne peut jamais l'utiliser comme remède parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a interdit alayhi, alayhi wa sallam il a dit tadawaw guérissez-vous utilisez le remède wa la tadawaw biharam mais n'ayez jamais recours à un remède qui est quoi haram qui est interdit c'est clair واضح right? نعم donc euh, on a parlé de Ukasha Ak ibn euh, ibn Muhsan radi Allahu ta'ala عنه Et regardez, si les ulama ils mentent, ça ça répond à votre question de tout à l'heure. est okay, du même hadith. il y a déjà un délit. Donc la question de est-ce que demander un doua à autrui c'est contraire au tawakkul Question de tout à l'heure. et eh bien il nous dit ici déjà l'auteur, le, le commentateur que dans ce hadith qu'est-ce qu'il y a dans la doua imin al-fardil Il y a, a demander le doua de quelqu'un qui est quoi Qui est quoi Qui est fardil d'une personne qui est meilleure, qui est pieuse Parce que Hukasha il fait partie de ces 70 000 personnes. Et il voulait faire partie de ces personnes, mais c'est lui qui a demandé au prophète de faire an Mais minhum demande à Allah de faire en sorte que je sois parmi eux. Donc, du, déjà, du hadith en tant que tel, en, euh, ça confirme que le du'a, demander le du'a n'est pas contraire à vouloir être parmi ces, parmi ces, euh, ces 70 mille personnes au plus. Pourquoi est-ce que cet homme, pourquoi est-ce que cet homme, L'autre homme ici, celui qui a demandé au prophète Sahasim, le deuxième homme, celui qui a dit « Ya moi aussi, demande à Allah que je sois parmi eux ». Pourquoi est-ce que le prophète Sahasim, il a refusé Il a dit « Ok, il a pris la place déjà ». Pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça Les ulemas, ils disent « Soit parce que ce deuxième homme n'avait pas les mêmes ahouels, n'avait pas le même niveau de iman Comme anhu comme le premier et de ce fait il n'avait pas ces quatre traits n'a pas atteint les critères c'est pour ça que le prophète صلى الله a dit tu ne vas pas avoir la même chose Uqashar il l'a déjà pris parce que il a répondu au dôah du prophète صلى à son sujet ok mais il y a une autre opinion qui est plus euh, plus forte c'est que le prophète صلى il voulait cette double fermer la porte ok c'est parce que Uqashar il dit ah, Allah, je vais être parmi les soixante dix personnes me va faire du'a, il va dire tu es parmi eux. Et le deuxième, il va dire « Ya Rasulallah, moi si je veux être parmi eux. » Là, tout le monde va faire la file, tout le monde va prendre des 70 places. C'est clair euh, Est-ce qu'il y a des questions Sur ça, c'est bon Passons à une autre section maintenant. Maintenant, on va parler de Comment est-ce que le tawhid Et eh bien parmi les composantes ici du tawhid Qui viennent soutenir le tawhid C'est la crainte du contraire de tawhid La crainte de Al-Shirk Que le Mouahid, le vrai Mouahid Celui qui a vraiment concrétisé le tawhid Qui a réalisé le tawhid Il craint de tomber dans le shirk Et il demande à Allah Azza wa De le protéger contre Al-Shirk Parce qu'il connaissait quoi Le danger de shirk C'est pour ça dans le hadith du prophète wa sallam, Il nous a appris ce dua là qui disait, alayhi salatu Allahumma inni a'udhu bika an ushirika bika shey'an a'lamuhu wa astaghfiruka mimma la'a'lami. Il alayhi salatu Oh Allah, je demande ta protection entre le fait de de faire le shirk, ça veut dire de t'accorder d'autres partenaires en connaissance de cause, en connaissant avoir fait le shirk. Et, wa astaghfiruka, et je demande ton pardon contre le fait de Faire le shirk sans le savoir. Donc, quelqu'un pourrait faire le shirk, associer d'autres partenaires avec Allah Azza wa en le sachant. Donc, ça, qu'est-ce qu'on fait On demande à Allah Azza wa de nous protéger. Personne ne veut faire shirk en connaissant que ça, c'est du shirk. C'est clair Et la deuxième chose qu'il nous a appris, alayhi sallat wa de demander à Allah Azza wa Jal de nous pardonner si on fait le shirk sans le réaliser. Ce n'est pas ici, bien sûr, shirk al-akbar, mais ça peut être ici quoi le shirk mineur ou certaines formes de shirk caché que la personne pourrait ne pas avoir remarqué comme de l'ostentation et ainsi de suite alors là on demande le pardon d'Allah pour ce qu'on n'a pas remarqué encore une fois ce hadith du prophète sallam, il nous montre comment est-ce que le prophète lui-même il craignait le shirk et il nous a appris de craindre le shirk ici c'est pas de dire ok tawhid moi je suis moi je suis musulman je dis la ilaha illallah. on passe à autre chose comme on l'a dit la dernière fois les ulama ils disent le tawhid, ce n'est jamais quoi, une Ce n'est jamais une étape antérieure. Le hadj pourrait être une étape antérieure. J'ai fait mon hadj je l'ai fait avec l'argent halal et tout et tout. Inch'Allah, j'espère que mon hadj, il a été quoi Accepter, Inch'Allah. C'est une étape de ma religion. C'est passé. Vous comprenez Maintenant, je peux me soucier d'autre chose. Mais le tawhid, on ne passe jamais à autre chose. On ne dit jamais OK moi j'ai concrétisé mon tawhid fini maintenant je passe à autre chose non tawhid il faut toujours comme Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam et comme on va voir là Ibrahim السلام, et ainsi de suite toujours craindre pour son tawhid craindre du contraire du tawhid qui est qui est le shirk a'yadhar billah azza wa jal Omar ibn al-Khattab radi ta'ala anhu dit ça inma al-islam urwa urwa nasha fi al-islam man al Omar ta'ala anhu les nœuds de l'islam, les nœuds des pratiques, les grandes pratiques, les grands repères de l'islam, eh bien, ils vont être défaits. Un nœud après l'autre. Dans quel cas est... Quand est-ce que cela va arriver Il dit Omar, lorsqu'il va y avoir des personnes qui vont grandir dans l'islam et qui ne connaissent pas la jahiliya, <coughs> la pré-islam. Le pré-islam. Soit le sens ici que Omar veut dire, c'est lorsqu'il va avoir une génération qui va grandir dans l'islam et qui n'a pas connu le temps de l'jahiliya comme nous comme Omar et euh, les autres sahaba les grands sahaba OK ou qu'il est en train de nous dire ici lorsqu'il va avoir des personnes qui vont grandir dans l'islam qui connaissent l'islam mais qui ne connaissent pas l'jahiliya pas nécessairement qui ne connaissent pas donc ici le deuxième sens serait que c'est pas nécessaire d'avoir vécu dans l'jahiliya mais au moins quoi connaître al-jahiliya pourquoi connaître al-jahiliya pourquoi est-ce qu'il parle de sa omar radi pour pouvoir la reconnaître et ne pas être dans dans sa zone dans sa région OK donc ici le contraste entre iman ou islam et Jahiliya, savoir où les limites s'imposent parce que si quelqu'un connaît juste l'islam peut-être que le fait de ne pas connaître l'jahiliyya il ne connaît pas c'est quoi les limites qui séparent l'islam de l'jahiliyya comprenez et de ce fait il pense toujours être dans l'islam et il va passer cette ligne là et tomber dans l'jahiliyya c'est pour ça Allah Azza wa dans le Coran Karim nous parle beaucoup de tawhid mais il nous parle aussi de shirk, même si ça parle plus de tawhid que du shirk, mais ça parle aussi de, de shirk pour nous signifier c'est quoi shirk. Allah Azza wa nous parle des mouchriquis, nous parle de leurs pratiques, il nous parle de leurs arguments, ainsi de suite. Allah Azza wa nous parle de fer'aoun de, de, de, de, de, de, et de qawm nouhideh et des différentes formes de shirk pour qu'on soit quoi averti, pour qu'on soit alerté. Donc ici l'importance de voir le contraste la différence entre l'islam et le coffre entre l'imam et le coffre entre l'islam et le entre le tawhid et le shirk. Donc c'est important tout comme on apprend c'est quoi le salat, c'est quoi les bons doua à faire comment avoir tawakkul, comment est-ce qu'Allah répond mon c'est important aussi de connaître c'est quoi les formes de ashirk telle pratique c'est shirk telle pratique c'est shirk telle pratique c'est shirk et on va au fur et à mesure qu'on on va avancer on va entrer beaucoup dans les détails dans les pratiques dont le prophète Sahasim il a parlé OK les pratiques prédominantes de shirk et du et du polythéisme et là on va constater qu'il y a plusieurs pratiques que plusieurs personnes ne connaissent pas que ça c'est du que ça c'est du shirk d'une forme ou bien ou bien d'une autre et euh, Hudayfa radiyallahu taala anhu aussi qu'est-ce qu'il dit? "كان الناس يسألون رسول الله الله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع Donc le compagnon très connu si euh, Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu taala anhu. Donc ici on a Hudayfa ibn al-Yaman. Très connu, très grand compagnon du prophète il disait quoi Il disait que les gens questionnaient le prophète (ﷺ) à propos de al khair du bien. Les gens demandaient beaucoup de questions au prophète sallalahu alayhi wa sallam au sujet du bien. Ya rasoul c'est quoi les meilleures œuvres dans, te, dans telle situation Ya rasoul c'est quoi euh, le meilleur moment pour faire doua Ya rasoul Mais il dit Hudhaifa radi Allah anhu, tandis que moi, wa kuntu as'aluhu an Tandis que pour moi, je lui je le questionnais beaucoup à propos de de al du mal. Pourquoi De peur à faire face au mal un jour et de peur à ce que le mal va va m'arriver pas ici le mal au sens le, le mal les épreuves ou tomber malade non le mal ici c'est le monde car les mauvaises œuvres Vous comprenez donc Hudayfah nous apprend ici l'importance de connaître d'avoir une idée pas connaître les détails ok mais d'avoir une idée sur shar tout comme on connaît quoi al khair le bien Pas au sens ici « Ah, je dois connaître Achar, je dois connaître c'est quoi les… Euh, » Quelqu'un va dire « C'est important de connaître Achar, je vais aller connaître c'est quoi les, les différentes marques de de vin et de bière qui existent, ok, elles se vendent à combien, c'est quoi la composition à l'intérieur, ok, c'est quoi le marché, non, c'est pas dans ce sens. » Mais c'est connaître de ça veut dire avoir une idée de c'est quoi le mal c'est quoi le mal qui est prédominant qui est présent comment est-ce qu'il pourrait me toucher OK c'est où est-ce qu'on pourrait où est-ce qu'il pourrait se trouver ce mal que ça ça fait partie ici de de euh, de la connaissance qui est bénéfique avec l'intention bien sûr de l'éviter et de s'en éloigner euh, Allah azza wa jalla il dit subhanahu wa ta'ala inna allaha la yaghfiru bihi wa yaghfiru dhalika liman Yasha, Allah Azza wa Jal ne pardonne point, ne pardonne jamais le shirk quand on asso lui associe d'autres partenaires. Mais il dit subhanahu wa ta'ala wa Yasha Et il pardonne ce qui est moindre que ça, ce qui est en bas du shirk, Allah Azza wa Jal, il pardonne à ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. L'Iman yasha, ça rentre ici sous Al-Mashi'a. On appelle ça Al-Mashi'a, la volonté d'Allah Azzawajal. Lorsqu'on dit que quelqu'un, il est sous Al-Mashi'a, qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un, on va dire tel il est sous Al-Mashi'a d'Allah Azzawajal. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est sous la volonté d'Allah Azzawajal. Dans quel sens vous pensez? Pourquoi est-ce qu'on dit quelqu'un, il est sous Al-Mashi'a? Oui. Oui. Euh, Taillé, mais si dans dans le sens de de l'merveille, du pardon, du pardon dans la zone, dans dans dans dans ce contexte, fait la tawaab. Euh, lorsque quelqu'un, par exemple, quel quelqu'un il est mort, ok, quelqu'un il est mort, et lorsqu'il est mort à sa mort, on sait que ah lui. Il avait sept jours de, de jeûne de Ramadan, ou bien il avait sa zakat qu'il n'a pas payé. Il pouvait payer, mais il disait à chaque fois je vais retarder, je vais retarder, je vais retarder. Il a délaissé. C'est pas il voulait pas payer la zakat, ok Il a tout simplement pris ça à la à la légère. Et maintenant, c'est pas c'est quoi le montant qu'il devait payer pour Zakat. Donc, pour nous, c'est difficile de pouvoir quantifier ce montant. On n'arrive pas à trouver, à, à accéder à son argent pour payer ça à sa place, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on va dire à cette personne Est-ce qu'on va dire la personne "Va aller en enfer elle a pas payé Zakat. On va dire quoi Il est sous la volonté de Allah Ça veut dire si Allah Azawajalla il veut, il lui pardonne. Si Allah Azawajalla il veut, il va punir cette personne. Il y avait une question. Ah oh, c'est bon taï. Euh, donc ici, bien sûr, ça nous montre que le shirk c'est le pire des péchés auprès de Allah Azawajal, ce qui fait en sorte que le croyant doit craindre ce péché vu que c'est le péché le plus grave, celui qu'Allah Azawajal il ne pardonne pas. Subhanahu wa taala. Est-ce que cette ayah, est-ce qu'elle parle du shirk majeur ou elle parle aussi du shirk mineur? Okay? Donc, première opinion des ulama, ils disent que cette ayet-là, elle parle seulement du shirk majeur. Ça veut dire le shirk mineur, Allah Azza wa pourrait le pardonner s'il si veut, à qui il veut subhanahu wa ta'ala. Deuxième opinion, ça dit, non, ça parle des deux formes de shirk, shirk majeur ainsi que le shirk mineur, que Allah Azza wa il ne pardonne pas le shirk, même le shirk mineur. Qui pourrait nous rappeler c'était quoi la, la différence maintenant entre quelqu'un qui est mort avec shirk mineur Ou quelqu'un qui est mort avec shirk majeur. Si on va dire « Allah azodil, il pardonne pas les deux ». Quel serait ici l'impact sur les deux C'est quoi la différence Parce qu'il y a une différence. Il y a l'un qui s'appelle mineur, l'autre majeur. Oui Très bien. Donc ça, c'est comme on l'a couvert au tout début. Ok. Donc le shirk mineur, même s'il implique la punition, c'est pas une punition éternelle. Mais le shirk majeur, c'est la punition... Éternel. Le shirk mineur, celui qui meurt sur le shirk mineur qui n'a pas fait tauba le repentir, si Allah zaudd, il va le punir fi Jahannam. Mais lui, on n'appelle pas mouchiri, qui n'est pas mouchiri, qui n'est pas kafir. Vous comprenez, il est mort avec du shirk mineur. Donc là, qu'est-ce qu'on a On a soit première opinion. Allah Azza wa Jal ne pardonne jamais le shirk, ça parle du shirk majeur. Ça veut dire si quelqu'un meurt sur le shirk mineur, soit Allah Azza wa Jal va lui pardonner, ou Allah subhanahu wa ta'ala va le punir pour un certain moment donné pour son shirk mineur. Après ça, il va entrer au paradis. Deuxième opinion, ça parle de Allah Azza wa Jal, il pardonne pas le shirk, qu'il soit majeur ou mineur. Donc là, même celui qui meurt sur le shirk mineur, c'est certain qu'il va être puni par Allah Azza wa Jal avant de finir au, au paradis. C'est clair la différence entre les deux. Bon et ou ربما يقال ان الايه تشمل الاكبر والاصغر donc ça c'est déjà déjà couvert ici uh, un autre point ici intéressant notre principe intéressant le shirk mineur le shirk mineur جنسه la catégorie on va pas parler ici des actes en tant que tel, mais la catégorie en général le shirk mineur elle est plus grave que la catégorie des péché majeur de al-kaba'ir c'est clair catégorie générale de shirk mineur elle est plus grave que la catégorie de al-kaba'ir des péchés des péchés majeurs encore une fois ce qui démontre le danger de shirk euh, cette ayah convient de citer maintenant encore une fois Allah ne pardonne pas inna Allah la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna yasha Allah ne pardonne jamais quand lui associe d'autres partenaires qu'on fasse le shirk subhanahu wa ta'ala elle n'est pas contraire à une autre ayah qui est dans sourate Az-Zumar dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il dit qul ya 'ibadiy alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a donc dans sourate Az-Zumar il dit subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne tous les péchés alors comment combiner les deux ayas comment les mettre c'est quoi, le quoi le sens des deux ayah mis ensemble La deuxième ayat dit qu'Allah Azzawajal est tous les péchés, qu'il ne faut pas perdre espoir en Allah Azzawajal. C'est quoi la contextualisation des deux ayats? Il n'y a pas de contradiction entre les deux ayats. C'est quoi le contexte, le cadre des deux ayats? Oui. Ok. Ok. Avant de mourir, lui, Allah a son Donc, la deuxième ayah, elle parle de tawbah, Ok, Elle parle de celui qui fait le repentir avant de mourir. Pour lui, Allah Azza wa Dhan, il pardonne tous les péchés, incluant le shirk. La première ayah, elle parle de celui qui meurt sans se repentir. Il n'a pas de repentir. Il est mort avec ses péchés. Il porte le fardeau de ses péchés. Alors là, si le péché est le shirk, Allah Azza wa ne le pardonne jamais. Si le péché, il est autre que qu'il est sous la volonté d'Allah Azawajal, si Allah Subhanahu wa Taala veut, il le pardonne. Si Allah Azawajal il veut Subhanahu wa Taala, il le, il le punit. Euh, une autre ayat maintenant. Ibrahim alayhi salam, prophète d'Allah encore une fois. Ibrahim on a cité tout à l'heure que Ibrahim alayhi salam Allah Azawajal le donne comme exemple de Таўид иси, ду монотеисм. има, кана умата. Alors, Ибрајим алейсалам, dans Сурат Ибрајим, il dit, Субханава Та'la, que Ибрајим, il dit, وَجنُبْنِي وَبَنِي يَا النَّعْبُدَمْ demande à Allah, عزа و جل, de lui faire éviter, à lui, ainsi que à sa descendance, de leur faire éviter l'adoration des أَصْنَامِ أَصْنَامِ C'est le plur pluriel ici de c'est les C'est les pierres adorées. Ok, certains ulama ils font différence ici entre les awfen, wafen, comme dans certains hadiths, et entre les asnam, sanam. Ils disent le wathan c'est toute divinité adorée avec Allah Azawajel, que ce soit un arbre, que ce soit une plante, que ce soit un animal, que ce soit une personne, un astre, que tout ça s'appelle quoi? Wathan. Ok, et que sanam c'est plus particulier. Sanam c'est les pierres que les mushrikins ils adoraient c'est lorsqu'il mettait une pierre comme ça ils vont la décorer ainsi de suite et se prosterner que ça c'est le c'est le sanam Ibrahim Alayhi Salam il a demandé à Allah de le protéger lui et de protéger ses propres enfants contre quoi l'adoration des asnam wa <coughs> jnubli wa Alors, les ulamans, ils disent «Si Ibrahim, alayhi salam, tawheed, celui qui a déjà réalisé et concrétisé les plus hauts degrés de tawhid, de et si Ibrahim, alayhi salam, qui a brisé les asnam avec sa propre main, comme Allah, azzawaj, nous dit dans le Coran, «Faraq, alayhim, darban bi, yamin il les a cassés. On connaît l'histoire, c'est dans le surat, surat euh, al-Safet. » Allah nous comment Ibrahimi il brisait quoi Les pierres des musulmans de son peuple. Alors, si même lui il craint le shirk et cette forme de shirk là qui est l'adoration des divinités et des euh, et des pierres et ainsi de suite que dire de nous que dire de ce après Ibrahim alayhi salam que nous aussi on doit craindre le que demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous de nous en protéger Et Ibrahim alayhi salam bien sûr on appelle Ibrahim quoi al al al halim Azza wa عز l'a nommé مالحيم mais comment est-ce qu'on l'appelle aussi le connu comme étant Ibrahim al khalil Allah. OK c'est il est et le mot Khalil ça vient de C'est quoi c'est le plus au niveau de de l'amour ça c'est dans la langue arabe tu aimes quelqu'un ça c'est un ami Il peut être un ami tu vas dire j'aime cette personne je suis avec cette personne Al-Khullah, c'est le plus au niveau de Al-Mahabba, c'est le plus au niveau de rapprochement, c'est clair. C'est pour ça que qu'Al-Khullah d'Allah, elle n'est que pour deux personnes, pour Ibrahim et pour Muhammad, alayhi wa sallat wa sallam. C'est les deux seules personnes, Ibrahim alayhi salam, comme dans le Coran al-Karim, et Ibrahim al-Khalila, et Asulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le Hadith authentique, il est aussi le Khalil d'Allah subhanahu wa Так, Ибрајим А.С. Il dit وَجْنُبْنِ وَبَنِيَا أَن نَعْبُدَا الْأَصْنَامِ Ici, il parle de toute sa descendance. Okay? Ibrahim A.S. Il demande à Allah A.S. De le protéger, lui et sa descendance, contre contre le shirk. Hadith du Prophète, salam, Hadith authentique. On passe maintenant à un autre hadith. Dans le hadith authentique, Imam Ibn Hajar, il a dit que ça, c'est un hadith qui est Hassan, qui est bon. Ok Uh, Imam al-Bani, il dit qu'il est صحيح, qu'il est authentique. Comme une fois sur du hadith, vous, vous rappelez de la différence entre hadith صحيح et hadith Hassan. Uh, il dit alayhi salatu wasalam, «Akhwa fuma akhafu alaykum al-shirku al-asgar. » Il dit alayhi salatu wasalam, «La chance que je crains le plus pour vous. » Ça veut dire pour ça, «Ummah alayhi salatu wasalam », c'est quoi C'est le, le shirk qui est mineur alors on lui a demandé il on a questionné le prophète sur ce shirk, c'est quoi exactement ça ce shirk minor, alors il dit c'est c'est l'ostentation c'est c'est quoi l'ostentation c'est de faire les bonnes oeuvres mais de les faire pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala avec une intention de satisfaire quelqu'un d'autre que Allah azza wa faire la sadaqa pour qu'on nous appelle généreux lire le coran pour dire qu'on est pieux et ainsi de suite que ça c'est des formes de shirk mineur d'ostentation et euh, le prophète Ali il a dit que c'est la forme qui craint le plus à sa à sa umma ok chaque umma elle a des choses qui la menacent le plus c'est bien la umma du prophète Ali parmi les choses qui la menacent le plus c'est c'est quoi c'est arria c'est parce que pour qu'il y ait le shirk évident clair net ouvert qui est des et des tombes et des et des trucs de façon de façon massive que ça c'est c'est difficile que ça arrive dans la umma du prophète mais une chose qui pourrait arriver plus discrètement c'est riya c'est l'ostentation riadun billahi ala azawajal elu dci اذا كان مخوفا على على الصالحين le prophète a dit le shirk l'ostentation ici pour les meilleurs des croyants parce que ici s'adresser à qui avant tout aux sahaba ceux ce qui était présent à man yadkhul fi al-khitab toujours n'importe quel ça c'est une règle n'importe quel ayat du Coran n'importe quel hadith du prophète sallalahu alayhi wa sallam qui s'adresse aux musulmans qui s'adresse aux musulmans les premiers à être concernés c'est les Sahab. c'est logique c'est toujours parce que la plus la grande majorité des ayats et des hadiths ça part de quelque chose qui est déjà présente Alors si le prophète sallallahu craignait pour les sahaba l'ostentation que dire de ceux qui viennent après les sahaba radi ta'ala anhum Anadkhu hadithidan sahih al-Bukhari hadith Ibn ta'ala anhu il dit Rasulullah sallallahu alayhi celui qui meurt en invoquant un partenaire avec Allah il va entrer en enfer celui qui meurt alors que Sa situation, il était que il était quelqu'un qui invoquait quelqu'un d'autre avec Allah Azawajal. Il va entrer un narr yadkhulu, un narr yadan bilahi subhanahu wa taala. Les ulama, ils disent ici le doua. Il y a deux formes de doua ici qui s'appliquent. C'est quoi Numé, Numéro un, doua ou ibad. C'est le doua au sens le plus large. Le doua, le mot doua au sens le plus large dans la religion, dans l'Azawajal, ça réfère à quoi L'ibadah aux adorations, la salat on appelle doua. Le soum on l'appelle du'a, comprenez tout ça ça s'appelle du'a, c'est un du'a parce que du'a du où le du'a c'est la ibada, aussi. ça c'est au forme le plus le plus général et bien sûr ça si c'est si c'est fait pour autre que Allah, c'est shirku quoi? Akbar. Quelqu'un qui prie va faire la salat, il va faire la salat mais il va faire la salat pour qui? Pour une tombe, pour une pierre, que ça c'est shirku Akbar, ça c'est un shirk majeur, on s'entend sur ça C'est clair Même chose, quelqu'un qui va faire saum, il va jeûner, pourquoi est-ce qu'il va jeûner Il va jeûner parce qu'il dit que moi si je jeûne, il va avoir tel saint, il va avoir tel astre par exemple, qui va être satisfait de moi, je vais me sacrifier pour ça, je vais sacrifier ma journée, parce que ça aussi c'est shirkun Akbar, parce que ça c'est des ibadats qui doivent être quoi Consacré à Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, forme de doua ou bien un deuxième sens de doua doua ou alatin, c'est doua de requête demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala alors quand est-ce que ça ça peut être shirk ou bien c'est du shirk différemment bien sûr de la forme idha kana li donc faire le doua doua c'est quoi doua huwa le mot doua dans la langue arabe maintenant dans le sens de la requête demande les ulama ils disent c'est quoi c'est doua c'est quelqu'un d'inférieur qui demande à quelqu'un qui est, quoi, supérieur, ok, quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a, qui a un certain besoin, qui demande, ok, donc il y a ultimas et, et il y a, quoi, amrun, il y a du'a ultimas amrun, pas important ici à retenir, mais juste pour la classification logique, ok, les savants, ils disent, il y a l'ordre, c'est quoi, l'ordre, c'est lorsque le supérieur fait une demande à, L'inférieur, ça c'est lorsqu'on parle d'un ordre, à chaque fois qu'on parle d'un ordre, qu'est-ce qu'on comprend Qu'il y a une hiérarchie, c'est clair Un ordre, quelqu'un il donne un ordre, c'est quoi un ordre Il a une autorité, il est supérieur, pour ça qu'il peut donner des ordres. Ou bien il y a ultimes, ultimes c'est égal à égal. Deux collègues, deux amis, la même chose, il dit on y va. Il y a personne qui est supérieur, c'est pas ici au sens vraiment de l'ordre, même si c'est de l'impératif peut-être, mais c'est pas un ordre. Il y a personne qui comprend qu'il y a une autorité ici. C'est un ami qui parle à son égal. Ou lorsque « inférieur » demande à « supérieur », ok, ça c'est quoi C'est une demande qu'on appelle dans la langue arabe « du'a, dua". ». Mais le « du'a », c'est quand qu'il est « shirk » s'il est pour autre que Allah Azzawajal. Alors, ils disent les « ulama ». Lorsque c'est un « du'a » envers quelqu'un de mort… OK On s'adresse à un mort. « Donne-moi telle chose !»« Doa ou l'amwad » Vous quoi ?« Shirk » C'est parce que on le sait que cette personne-là ne peut pas scientifiquement, entre guillemets, ne peut pas nous nous aider. « Donc là, on est entré dans la dimension, encore une fois, de la superstition, de ce qui est, quoi, invisible. On a assumé que cette personne-là, après sa mort, qu'elle est une exception, qu'elle a des pouvoirs qui sont spéciaux, comprenez Donc ça, c'est une forme de ouluhia, ici, qu'on est en train de lui donner. On lui donne, ici, une trace ou bien des traits de ouluhia, de divinité, de un. Ou bien, Les ulamas, ils disent, Demandez à quelqu'un qui est vivant, mais qui est nettement absent. Encore une fois ici, scientifiquement, rationnellement ici, ce c'est pas une personne qui peut nous aider. Il y a quelqu'un que je connais son nom, qui se trouve en Chine, qui est vivant, il marche quelque part en Chine. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de Skype, il y a rien du tout. Juste comme ça, moi je vais me tourner vers le mur et me dire, aide-moi à faire telle chose, aide-moi à rembourser mes dettes, aide-moi. que ça C'est quoi C'est du... Deux shirk ou la troisième forme ils disent les ulama ou fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah ou faire un doua de quelqu'un qui est vivant et qui est présent mais en lui demandant quelque chose que c'est prouvé que c'est seulement Allah Azza wa qui est capable de de la faire comprenez c'est clair donc on va demander à quelqu'un une chose Que seulement Allah Azza wa Jalla peut faire, même s'il est vivant, même s'il est présent devant. Donc, je vais dire à quelqu'un Pardonne mes péchés, fais en sorte que je rentre il là que je vais pas être fini Par exemple, que ça c'est shirk. On s'entend C'est clair Donc, ça c'est euh, les cas dans lesquels Abdou dua encore une fois d'autres corps Allah Azza wa Jalla, il va être, ça va être, ça va être shirk. Et dans un hadith du prophète ﷺ, qu'Allah ﷺ lui a dit На Сахих Муслим. Мен лақи Аллаха ла юширику би хи шей'ан дахалал-джанна. Ва ман лақиа ху юширику би хи шей'ан дахалал Il dit le Prophète صلى الله عليه وسلم. Celui qui rencontre Allah Azza wa Celui qui fait face à Allah. Ça veut dire le jour dernier. En ne faisant pas. Ла юширику би хи шей'ан. Alors qu'il n'était pas dans le shirk. qu'il ne faisait pas le shirk. Il n'associait pas d'autres partenaires avec Allah. Il va entrer le paradis. Et celui qui rencontre Allah Azza wa Jal, al avec du shirk, en ayant associé d'autres partenaires avec Allah, il va entrer en enfer. Ça c'est là quoi La distinction entre les deux. Il y a deux chemins, il y a deux catégories. Bien sûr, ici ça parle de shirk al-akbar, de toute évidence. Shirk al asghar, c'est selon la divergence qu'on a déjà mentionné. Est-ce qu'il y a des questions Et on passe à présent à une autre section sur l'importance pour une personne qui a connu c'est quoi le Tawhid, qui a connu c'est quoi le contraire de Tawhid qui est Shirk, qui connaît c'est quoi le danger de shirk maintenant l'importance d'appeler vers le Tawhid. Had da'wa ila tawhid d'inviter les gens au monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que bien sûr celui نفسه, celui qui a en quelque sorte d'une façon bien sûr relative ici, perfectionner sa situation, et bien il voudrait aussi que d'autres personnes soient aussi parfaites que lui. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qu'on connaît tous, « La yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhihi ma yuhibbuli nafsihi »« Que nul parmi vous ne sera vraiment croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour soi-même, ce qu'il aime pour... » pour soi-même Allah azza wa jalla nous dit dans sourate Yusuf qul hadihi sabili qul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani il di subhanahu wa ta'ala qul hadihi sabili di ça c'est ma voie sabili c'est la voie du prophète alayhi salatu wa et la voie du prophète alayhi salatu wa c'est la voie d'appeler vers Allah subhanahu wa ad'u ila Allah j'appelle vers Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi est-ce que c'est important j'appelle vers Allah parce qu'il y a celui qui appelle vers Allah et il y a celui qui appelle vers soi-même واضح من يدعو الى الله ومن يدعو الى الى نفسه que la da'wa al'ad'a vers Allah azza wa jall un appel vers Allah et pour Allah on n'appelle pas vers nous-mêmes ou pour nous-mêmes on appelle vers l'azza wa jall c'est ça le sens de Ça, c'est la chose la plus la plus importante. Après ça, il dit subhanahu wa ta'ala sur al-basira. Ici, al-basira, c'est quoi? Al-basira, c'est la clairvoyance. Et ici, les ulama, ils disent dans ce contexte-là la science, la connaissance que pour faire la da'wa, da il faut avoir quoi? La science, la connaissance. La connaissance de quoi De un, de, de la religion, de la religion, connaître la religion, connaître les, le message vers lequel on appelle. Deuxième chose, connaître connaître celui ou ceux à qui on est en train de faire la dawa, da Connaître c'est qui ces personnes, quelles sont leurs croyances et ainsi de suite, comme on va le voir dans quelques instants avec le hadith de Mu'ad, radiyallahu ta'ala anhu. Et numéro 3, connaître la méthode de la dawa. Tariqatu dawa. Donc ces trois formes de connaissance de là elles sont très importantes. Connaître la religion dans l'azhar, connaître le tawhid pour qu'on appelle vers le tawhid, pas appeler vers une chose qui est fausse, qui est non fondée. Deuxième chose, connaître la réalité de celui, celle, ceux à qui on fait la dawa. Et troisième chose, connaître la méthode, la façon de faire la dawa, comment faire la dawa de la bonne façon. Oui, pas de problème. Donc, on, on répète. Pour faire la dawa. Allah Azzawajal, il dit dans cette ayah que le prophète, الله alayhi wa sallam, u u illallah, u u illallah, il invite vers Allah. Et qu'il est sur al-basira. Al-basira, c'est la clairvoyance. Mais dans cette aya, ça parle plus particulièrement de l'ilm, de la science. Que pour faire la dawa, est-ce qu'on peut faire la dawa avec ignorance, avec Avec, Je fais la dawa mais je ne connais pas. Je fais la da'wah vers... Non Il faut avoir la connaissance, mais il faut avoir la connaissance de plusieurs choses ici. La connaissance de un, du message en tant que tel, il faut comprendre le tawhid, il faut comprendre c'est quoi l'islam avant d'inviter vers l'islam. Quelqu'un va dire, moi je veux inviter les gens vers l'islam, mais avant ça je dois connaître c'est quoi l'islam, je dois comprendre l'islam. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, connaître halul mad'oub connaître l'état, la réalité de maintenant de l'audience à qui je fais la dawa. Je dois connaître c'est qui ces personnes, qu'est-ce qu'ils croient, c'est quoi les priorités sur lesquelles il faudrait insister avec ces personnes-là. Et numéro 3, c'est quoi Qui pourrait nous rappeler c'était quoi le troisième point C'est avoir le ilm maintenant sur les méthodes de la dawa, savoir comment faire la dawa vers Allah azawajal, parce que da'wah tu Allah, dawa vers Allah subhanahu wa ta'ala, et eh bien Elle a des méthodes bien particulières. Alors il faut savoir c'est quoi ces méthodes, qui incluent entre autres quoi, parce que quelqu'un pourrait connaître c'est quoi le message, connaître à qui il s'adresse, mais par exemple une personne pourrait manquer de de sagesse, de rékma, que donc sa façon de faire la dāwah, ce n'est pas la bonne façon de faire dāwah subhanahu wa ta'ala. Et là aussi Allāh ﷻ il dit: "Ala basira ana wa man ittabagani." Moi et ceux qui me suivent. Moi et ceux qui me suivent. Donc la da'wa c'est pas seulement Rasoul Allah sallalahu alayhi qui fait la da'wa, c'est aussi qui suivent ceux qui suivent Rasoul Allah. Ça vraie oumma et eh bien aussi ils font la da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ad'u ila Allah 'ala basira wa man ittaba'ani yakunu 'ala basira. C'est aussi que moi je suis sur la basira, je suis sur la clairvoyance et ceux qui me suivent aussi ils sont sur la clairvoyance. Ou le sens, comme d'autres ulama de tafsir, ils ont dit, que moi et, me, et ceux qui me suivent ont la même fonction qui est de faire l'appel vers Allah Azza wa d'inviter vers Allah avec basira, avec clairvoyance et avec avec science. Est-ce que c'est clair C'est bon Prenons le hadith de Mu'ad ibn Jabal radiyallahu ta'ala an, un hadith très connu, donc ça, ça commence avec Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an huma dans sahih al-bukhari que lamma ba'atha rasulullah sa sallallahu alayhi ila al-yaman lorsque rasulullah sallallahu alayhi il a envoyé vers le yemen un compagnon très connu l'un des plus grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wasallam qui s'appelle ici qu'on doit connaître bien sûr ce compagnon par cœur c'est mu'adh ibn jabal radiyallahu ta'ala عنه معاذ بن جبل استيلان دي سافون دي صحابه دي غون سافون مالغ كيل تي تري تري جون رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم انك ستاتي قوما من اهل الكتاب قال له انت ذاهب تزور دي جون دو اهل الكتاب سي كي اهل الكتاب سي سي لي جون دو ليفر لي يهويف اي لي كريتيان دونك لا يلوي دي تع فا الي ويمن جو تان فو ك Okay, il n'a pas envoyé seulement comme émissaire ici, ça veut dire au sens de il a un message à transmettre. Non, c'est Mu'ad ibn Jabal ici, il va régner sur le Yaman. C'est clair, c'est des terres maintenant qui appartiennent aux musulmans, mais les gens qui vivent là-bas, c'est des gens du livre. Alors il dit, Que la première chose vers laquelle tu devrais les inviter, c'est quoi Allah ilahe illa Allah falyakun awwal ma tad'uhum ilayhi Allah que la première chose à laquelle tu devrais les inviter c'est de témoigner que la ilaha illa et dans certaines narrations wa anna Allah ça veut dire ici les vers le tawhid et vers les shahadatat ça veut dire les inviter vers l'islam c'est parce que sans l'islam ici c'est au sens plus précis de Islam, le fondement même Le départ de l'islam, le début de l'islam. S'il n'y a pas de shahadatayn, s'il n'y a pas de tawhid et de nubouah, les actions, le reste des actions ne valent rien. Est-ce que la salade vaut quelque chose pour un moucherik qui ne dit pas la ilaha illallah ou bien qui ne concrétise pas la ilaha illallah Est-ce que la salade Non. Est-ce que la salade vaut quelque chose pour celui qui ne croit pas en Mohammed, même si les il disent « J'adore seulement Allah Azza wa Jal » Bien sûr que non, ok Donc la première chose, c'est les shahadatayn, sinon le reste des actions, eh bien elles sont invalides auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il dit, alayhi sallatu wassalam, fa'inhum ata'u khali thalik, en passant, il y a dans certaines narrations, al falyakun awwalama tad'u'um ilahi ila an yuwahidu Allah, dans certaines narrations, ça dit, la première chose vers laquelle tu devrais les inviter, c'est dunif, euh, dunif, Unifier on peut dire ça unifier Allah Azza wa donc adorer Allah avec unicité après ça il dit s'ils si te répondent favorablement s'ils si vont dire ashhadu alla ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim khamsa salawat fi alors à cette étape là enseigne leur informe-les que Allah Azza wa Il a écrit, il a prescrit sur eux 5 salawat, cinq prières le jour et la nuit. Fil yomi wa al-laila. Si ils te répondent favorablement, ils t'obéissent dans cela. Donc les salat, les salis salam. 'alayhim min 'ala Alors enseigne-leur, informe-les que Allah leur a prescrit une sadaqa qui est prise de leurs pauvres ou bien prise de leurs riches et qui est donnée à leurs à leurs pauvres la sadaqa ici c'est bien sûr la la zakat après ça il dit alayhi salatou wa salam لذلك s'il te répondent de façon favorable et qu'il donne la zakat alors il dit alayhi salatou wa salam attention attention au oh. Alors, « kara'imul amwal », c'est quoi « kara'imul amwal »?« Attention au meilleur de leurs biens », ne touche pas au meilleur de leurs biens. Ça veut dire les Ulama comment est-ce qu'ils interprètent cela Que celui qui est « sa'i al-zakat », qui est en quelque sorte l'inspecteur de la zakat, celui qui amasse la zakat, qui va qui représente l'autorité de l'islam et qui va chez les marchands et les personnes qui ont des terres et ainsi de suite pour dire, ok, on va faire l'estimation de ta zakat, voilà combien on va prendre de, par exemple, on va prendre tel, tel nombre de, de vaches ou de moutons ou autre chose ou telle quantité de, de, tes, de ta récolte, par exemple telle partie de ta récolte, on va la prendre ça c'est la zakat, alors ils disent les ulama il ne doit pas toucher à quoi? au meilleur de ses biens Si la personne, elle doit payer, elle doit payer dans sa zakat, quelqu'un qui a beaucoup d'animaux comme ça, on doit prendre trois vaches de cette personne-là, sa zakat, ok? L'inspecteur de zakat, ici, c'est celui qui amasse zakat, n'a pas le droit d'aller chercher les meilleures trois vaches et dire, je vais prendre ces vaches-là. Vous comprenez? Ça, c'est kara'imun amouel. Il n'a pas le droit de le faire. Il prend ce qui est le milieu. Il prend pas les pires, les animaux qui sont malades, et ainsi de suite. Il va prendre ce qui est quoi Average, moyen, un peu, en quelque sorte. Alors, il dit, alayhi sallat wa sallam, وَتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ Et attention à دعوة المظْلُوم, au dua, l'invocation de المظْلُوم, celui qui est opprimé. Ça veut dire, attention à l'injustice, parce que celui, si tu traites quelqu'un avec injustice et qu'il fasse dua contre toi, il dit, alayhi sallat wa sallam, فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ Hijab, il n'y a pas entre son doua à lui et entre l'Arzodel, il n'y a pas de voile, il y a rien qui sépare l'ascension de son de son doua et de son invocation à l'Arzodel. Il va défendre cette personne contre toi. Alors qu'est-ce qu'on apprend bien sûr de ce hadith entre autres? Première chose, c'est que tawhid c'est la première chose vers laquelle on invite les les gens. Comme il a enseigné Alisratu sallam Amourad ibn Jabal taala On apprend aussi de ce hadith qu'on accepte dans la religion d'Allah Azza wa encore une fois pour les personnes qui se rappellent les sciences du hadith on, a, on, a, on accepte quoi Khabarul Wahid, c'est quoi Khabarul Wahid c'est la narration unitaire ici dans ce sens dans le sens de la narration individuelle si quelqu'un, si une personne qui est digne de confiance, qui est intègre nous amène une information sur la religion et eh bien c'est une quoi c'est une hudja c'est une preuve parce que Rasulullah sallallahu Mu alayhi Muad ibn Jabal, les gens du livre a venu de Muad ibn Jabal mais pas dit « non non mais on peut pas te faire confiance il faudrait que tu ne que ton prophète nous envoie tout un groupe de personnes pour qu'ils confirment cela c'est clair si quelqu'un t'amène une information et que cette personne là elle est intègre et eh bien c'est une hujja c'est une preuve dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et bien sûr les sciences du hadith entre autres sont basées sur sur ce principe très important Et ce hadith aussi nous, nous, nous, nous rappelle l'importance, comme on l'a dit tout à l'heure, de connaître la réalité de notre audience. C'est pour ça le prophète, il a dit à Mu'ad ibn Jabal, qu'est-ce qu'il a dit C'est quoi le shahid ici C'est quoi la partie du hadith Qui est pertinente pour ça Qu'est-ce qu'il a dit à Rasulullah en, en ce qui concerne l'audience ici. Ce sont des gens du livre. Donc, sache que ça, c'est des gens du livre. Les gens du livre, c'est une chose... Les mouchi c'est une chose, les mounafiqin c'est une chose, c'est clair. Chaque audience c'est là c'est caractéristique lorsqu'on parle de la dawa vers Allah subhanahu wa taala. Euh, ce hadith aussi nous apprend quoi? Le fiqh des aulawiya, des priorités ici. Ok donc il y a les étapes par étape. Savoir commencer par quoi exactement? On appelle toujours tawhid avant salette, Salat avant. Zakat, zakat avant ça, mais avant l'hajj, avant donc c'est connaître les priorités dans la religion, dans la religion. quelqu'un pourrait nous dire, est-ce que cela veut dire que euh, ces gens du livre là, tant qu'ils disent pas la Muhammad Rasulullah ils n'ont pas à faire la salat. Comprenez? Petite révision ici pour les personnes qui ont pris le séminaire de Usul Fiqh, les warakats, on avait parlé un peu de ça, les okay. euh, kuffar, les kuffars, kuffars est-ce que les kuffar, les mécréants, est-ce qu'ils sont, euh, est qu sont adressés, est-ce qu'ils est qu sont visés par les faux? Par les détails, les pratiques de la charia. Il, il y a le asl de la qui est le début de la religion d'Allah Azza wa Jalla qui est le tawhid. Mais pour quelqu'un qui n'est pas mouahid, quelqu'un qui n'est pas musulman, est-ce qu'il est visé par l'obligation de faire la salat Est-ce qu'il est visé par l'obligation de faire la zakat Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est, est, qu est La réponse est que oui, comprenez La réponse c'est que oui, quelqu'un qui est kafir, quelqu'un qui est kafir aujourd'hui, qui va mourir sur son couffre, est-ce que Allah Azza wa Jalla le jour de, dernier il va le questionner seulement sur le couffre Non. Donc il va le questionner sur tout, tout, tout. Comprenez, il va le questionner sur sa salat et sur sa zakat. Il va être puni pour ne pas avoir fait sa salat et pour ne pas avoir payé sa zakat et ne pas avoir fait le hadj, de ne pas avoir fait la manda, et ainsi de suite. C'est clair faut distinguer entre cela et entre l'obligation maintenant humaine, humain, humain dans cette vie du bas monde. Dans cette vie du bas monde, s'il n'est pas musulman, je ne vais pas lui dire va faire la salat. Parce que sa salat n'est pas valide sans islam. Ce qui ne veut pas dire que Yawman Qiyam Allah ne va pas le punir pour la salat. Il n'y a pas de lien entre les deux. Vous comprenez Dans cette vie du bas monde, je ne l'informe pas de ces choses-là c'est parce qu'il y a une priorité une condition préalable à tout c'est pour ça les questions sur lesquelles le tawhid n'est pas une question préalable je l'informe si je vois un kafir faire du mal à quelqu'un d'autre qu'est-ce que je fais? je vois un kafir faire du mal yadlimo, à quelqu'un d'autre qu'est-ce que je fais? j'interviens je lui dis que ça c'est un mal je fais amr bil ma'ruf on al munkar pourquoi parce que le tawhid n'est pas une condition pour délaisser le mal le tawhid n'est pas une condition pour devoir dire la vérité dire al et pour ne pas mentir par contre pour les actions et ce qui nécessite le tawhid si je vois un kafir devant le mesjid à l'heure de jumuah je vais pas lui dire c'est jumuah va faire jumuah comprenez malgré que le jour de la kıyamah va le questionner et le punir pour salat al jumuah Mais moi, je sais que al salat ne sera pas valide. Elle ne vaut rien tant qu'il n'est pas un Donc, si je lui parle, il faut lui parler du tawhid, de l'islam en tant que tel, d'entrer dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, ce hadith aussi nous apprend que y'a kfi ikhraju zakati firsin fin wahid. Ok, on sort un peu ici du, euh, du contexte du tawhid, mais juste des fawaits, comme ça, des petites leçons rapides de ce hadith-là. Ce hadith Eh bien, il nous apprend qu'on peut donner la zakat à seulement une catégorie des gens qui méritent la zakat. Il y a combien de catégories de personnes qui prennent la zakat Huit. Ok, donc dans surte tauba, n'amassadat ou l'fquara ou l'masakin l'akhir ay al-azawdeh a mentionné huit catégories de personnes qui méritent de prendre la zakat. Mais certains savants, certains ulama, ils sont d'avis que lorsque on a zakat, lorsqu'on amasse la zakat, mettant Cette année, dans cette ville, ici, on a amassé 50 millions de dollars de zakat. On a pris zakat de tous ceux qui doivent payer la zakat. Et on doit la distribuer maintenant. Certains ulemas sont d'avis que ces 50 millions devront être distribués sur les 8 catégories. Vous comprenez Qu'il ne faut pas, je dire, on va donner seulement à deux catégories. Mais ce hadith-là, il est un délile pour l'autre opinion, qui dit qu'on peut donner même le 50 millions à une seule catégorie pourquoi parce que le prophète il a mentionné quoi seulement fukara. il a dit dis-leur qu'il y a une sadaqa prise de leurs riches et donnée à leurs pauvres il a mentionné seulement les fukara. une catégorie Des gens qui méritent là qui méritent la zakat wa tu'khadhu min autre question de la zakat aussi que la zakat On prend la zakat de l'argent de tout celui qui est riche. Elle est reliée à la richesse de la personne. Tout musulman qui est riche en prend la zakat. De ce fait, est-ce qu'on prend la zakat de d'un enfant? Est-ce qu'on prend la zakat d'un enfant? Hein? S'il a hérité, ok? Il a hérité ou s'il a gagné. Donc, encore une fois, au solfuer qu'on avait parlé de ça dans les waraqat. Vous vous rappelez? Donc ici des choses qui deviennent obligatoires par le sebeb, même si la personne n'est pas mukallaf, mais par le sebeb, par la simple cause ici, par causalité. Ce n'est pas une responsabilité personnelle, c'est une responsabilité de, de contexte ici, de causalité. Donc oui, même l'enfant, même le majnun, celui qui n'a pas la raison, qui a perdu Donc okay, s'il est riche, un enfant il est riche, il a hérité de ses parents, il a beaucoup, une grande richesse, On prend la zakat de son argent. Lui n'est pas mukallaf, lui n'est pas responsable, mais il y a une zakat obligatoire dans sa richesse à lui. Elle est prise de sa richesse et redistribuée aux pauvres. C'est clair, parce qu'il a dit est prise de tous les prise de tout, de tous les, de tous les riches." Comme c'est l'opinion de la majorité des uléma. Pour ce qui est de da'watul madloum, bien sûr, da'watul de celui qui est opprimé, donc si quelqu'un, si on fait du mal à quelqu'un, que cette personne-là soit pieuse, qu'elle soit désobéissance, et bien être injuste envers elle, si elle va faire dua, Allah Azza wa Jai, il va répondre à à son doua contre nous. C'est pour ça, dans le hadith du prophète, alayhi sallam, da'watul madloumi mustajaba, wa kana fādjiran, fafujuruhu ala nafsihi. La da'wa du madloum, la da da'wa de l'opprimé, elle est quoi Exaucée par Allah Azza wa Jal, même si il est fajr, même si c'est quelqu'un de kafir ou de désobéissant, parce que son fujour, sa désobéissance est sur lui-même, mais vu qu'il est traité injustement, son doa, il va être répandu par Allah Azza wa Jal. Imam Ibn Hadzan, il dit que ce hadith-là, il est, encore une fois, sa chaîne de narration, elle est, elle est hassan. C'est une bonne chaîne de narration. »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Euh, pourquoi est-ce que le prophète sallalahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de as du jeûne et du hadj dans ce dans ce hadith OK peut-être que le narrateur n'a pas mentionné ce qui est venu après wallahu ta'ala a'lam ou peut-être que ça c'est les trois les deux pratiques les plus importantes salat et zakat et celui qui fait salat zakat habituellement il va faire le hadj le Elle sont. C'est pour ça dans le Coran Al-Karim, le c'est les deux pratiques qui reviennent le plus souvent avec l'Iman. Aqamu al-salat wa anfakou, Aqam salat wa atauz zakat. Toujours salat, zakat, salat, zakat. Tellement ces deux pratiques-là elles sont critiques. C'est parce que de ces deux de ces deux pratiques-là, on va avoir le reste. C'est clair. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui fait salat mais qui fait pas le jeûne, qui fait pas le saum? Il fait la salat bien à l'heure et tout le qui jeûne par Ramadan sans excuse. Vous avez déjà entendu parler Non. C'est le contraire souvent, OK Et celui qui donne la zakat, zakat c'est quoi C'est le sacrifice de l'argent. Celui qui donne la zakat à chaque année, Hadji va trouver ça quoi Un sacrifice qui est facile, surtout s'il fait la salat avec ça parce que salat c'est la sacrifice physique et le zakat c'est le sacrifice quoi monétaire donc c'est lui qui fait le salade le Zakat il va faire nécessairement le Hadji bien sûr le Hadji est obligatoire dans son cas il y avait une question oui oui euh, dans non Ah, tay du'a je ne sais pas. Allahu a'lam. Je sais pas. Ça je peux pas vous rapporter. Euh, journée de, khaybar, ça parle de sûr, de Khaybar que le prophète sallalahu alayhi wasallam il a fait et sahl ibn sa'd Sa radi Allahu ta'ala anhu il dit que le prophète sallalahu alayhi wasallam la journée de Khaybar il a dit la'tina ar-rayah ghadan rajulan yuhibbu il dit demain Je vais donner Arraya, ok, Arraya, certains savants disent Arraya, c'est comme Liwa, certains font une différence entre les deux, donc Arraya c'est quoi, c'est, euh, c'est, euh, euh, le mot exact, comme un drapeau, ok, c'est, euh... l'étendard, l'étendard, l'étendard, ok, l'étendard, <rire> c'est il une... dit. Donc c'est c'est c'est un drapeau un étendard comme notre frère dit ok c'est c'est le symbole habituellement qui est donné à celui qui est le commandant d'une armée ok celui qui dirige on va lui donner ça donc certains uléma ils font la différence entre raït entre eux et entre eux al comme certains uléma ils le mentionne, ils disent alam fi al-harb donc al raya ici c'est le Drapeau qui est porté lors d'une guerre ou bien lors d'une bataille et la raïa du prophète sallallahu alayhi wasallam, elle était, elle était noire alayhi salatu wasallam. Alors que certains élèments, ils disent le liwa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, liwa c'est quoi? Liwa c'est un peu la même chose sauf que c'est, c'est pas quelque chose qui est, qui est comme ça dans le vent, c'est quelque chose qui est enrobé autour de, euh, de, euh, comment on peut dire ça là? tour de la tige qui la porte, c'est clair. Donc il faut un petit distinction ici entre entre raïa, entre liwa, mais on peut dire c'est à peu près la même chose. Donc on ne va pas entrer dans les aspects techniques de la langue arabe. Et comme les uléma ils disent euh, la raya du prophète sallallahu alaihi était noire et son liwa il était blanc et le liwa du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plutôt sa c'était écrit Sur, euh, sur elle c'était écrit la il alla Muhammad rasul Allah donc ça c'était les shahadatain qui étaient écrit donc la revena hadith il a dit wasalam, demain je vais donner la raya je vais accorder la raya à un homme qui aime Allah et son messager et qui est aimé par Allah et son messager yaftahu Allah ala yadayhi et que Allah, il va accorder la victoire à travers lui Donc là il y a trois choses majeures. Un homme qui quoi? Allah et son messager ils les aiment. Deuxième chose c'est quoi? Allah et son messager ils l'aiment, ils aiment cet homme. Troisième chose c'est que il va avoir la victoire, il va être victorieux par l'aide d'Allah subhanahu wa taala. Alors il dit il dit ici Sahel radhiyallahou anhu فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا Les gens ne sont pas dormis. Toute la nuit, ils sont en train de voir qui va avoir cette raia, qui est cet homme demain, est-ce que ça va être lui ou le... Oh, peut-être que ça va être moi. Chacun, il espère être celui qui va être cet homme-là pour avoir, bien sûr, ce privilège que le prophète, sallallahu alayhi sallam, il a mentionné. Le lendemain, ils sont tous allés chez le prophète sallalahu chacun quoi se présentant comme ça en espérant être celui que le prophète sallalahu va, va appeler chacun disait peut-être ça va être moi je vais être proche du prophète alayhi wasallam et ainsi de suite alors قال اين علي ابن ابي طالب لا للبروفيت صلى الله عليه وسلم قال دي هو علي ابن ابي طالب هو علي رضي عنه فقيل هو يشتكي عينيه ان له Il est malade, il a mal aux yeux. Que okay, c'est une petite maladie qu'il a aux yeux, il peut pas bien voir. Il a mal ou autre chose. C'est pour ça qu'il ne sait pas présenter. Il est, il est chez lui. Qala fa arsilu ilayhi. Il a dit, appelez-le, faites-le venir ici. On anlamni. Fabasqa fi wa Alors là le prophète صلى alayhi عليه il a craché sur les yeux de Ali radıyallahu anhu et il a fait quoi? Il a fait Al-Dua, il a fait dua fa-bara'a, il a été guéri, Ali radiyallahu ta'ala, c'est qu'on appelle aussi, encore une fois, c'est quoi les, là, comment on appelle ça? La-Ruqiyah, c'est ça, la-Ruqiyah, comme on a couvert ça lors de notre différentes séance, et en plus de ça, bien sûr, le crachat du Prophète, salallahu alayhi wa c'est, de celui de Rasoulullah sallalahu alayhi wasallam dans lequel il y a la baraka alayhi salat wa As salam il a été guéri radhiyallahu ta'ala anhu comme, si comme si il n'y a pas eu de douleur n'avait rien avant ça okay? il est complètement rétabli tout de suite radhiyallahu ta'ala anhu fa'atahu ar le prophète lui a donné cette fameuse raya ici qu'il avait annoncé et il a dit unfud ala engage toi ça veut dire prend l'armée et avance vers vers ton ennemi a la rislika doucement hatta tanzil <inaudible> bi sahatihim jusqu'à ce que tu arrives sur leur terre après ça qu'est-ce qu'il dit ali ثم ادعوهم الى الاسلام après ça la première chose invite les vers l'islam vers la religion d'allah subhanahu wa ta'ala et abberhom bima yajib alayhim min haqq allah ta'ala <inaudible> en les de ce que Azza leur a donné comme obligations, comme obligations comme on va le voir inshallah Et c'est obligations au pluriel on va le voir en détail inshallah par Allah que Allah il guide par toi à travers toi un seul homme, C'est mieux pour toi que « Humru al-Naram » C'est quoi « Humru al-Naram »« Al-Naram » ici, c'est « Al-Naram » C'est les animaux, c'est les, euh, les be be bestiaux, ok Donc « Humru al-Naram » C'est les meilleurs des bestiaux chez les Arabes okay? Ils appellent ça les bestiaux rouges « Humru al-Naram » C'est ceux qui ont le plus de valeur Alors certains ulama, ils ont dit Ça veut dire, Rasulullah s.a.w. il dit « Ali » Que si Allah azzawajal guide un homme à travers toi C'est mieux que faire la sadaqah de humrun na'am. Donner humrun na'am comme sadaqa. D'autres ulama, ils disent, non, non, le sens ici, il est d'autre. Que Allah Azza wa il guide par toi un seul homme, c'est mieux que de posséder humrun na'am. Ça veut dire la récompense dans l'au-delà est mieux que ce que tu aimerais avoir dans cette vie du baman de al-hayatu ad-dunya dounia Qu'est-ce qu'on apprend encore une fois de ce hadith qui pourrait nous tirer la leçon principale de ce hadith qui est ici pertinente à notre à notre thème à notre sujet l'importance de la da'wa et l'amour d'Allah Azza du prophète عليه الصلاه l'importance de la da'wa à quoi hmm? Tawhid, OK? F'ad'uhum ila l'islam. invitez-les vers l'islam. Quand on invite quelqu'un vers l'islam, quand on dit comme ça, c'est de l'inviter vers le vers le Tawhid. C'est clair C'est pas on invite vers euh, vers le Had, c'est pas ça c'est après. Mais quand on invite quelqu'un vers l'islam, on va l'inviter vers Tawhid. Donc le prophète sallalahu même lorsqu'il envoyait ses armées alayhi salat wa sallam, la première fonction de ces armées là, c'était de faire quoi Tawhid d'appeler les gens vers Tawhid Allah Azza wa et c'est ça euh, c'est ça le c'est ça la réalité OK des conquêtes des foutouhats. pourquoi est-ce que les sahaba radhiyallahu anhum ils ont fait les foutouhats, les guerres et ainsi de suite OK la fameuse subha est-ce que, est que l'islam il s'est répandu par par la force ok la fameuse shubha il y a des gens ils font la da va dire non islam il s'est pas répandu par la force et là il va dire il y a des gens en malaisie ils sont rentrés par le commerce sont rentrés islam par le commerce OK et là d'autres personnes vont t'amener des contre arguments et ainsi de suite est-ce que est-ce qu'il y a une idée dans le monde est-ce qu'il y a une idée dans le monde qui prend de l'importance qui prend de l'importance qui prend une grande qui se propage vraiment grandement sans être protégé par de la force Si quelqu'un te dit Islam il s'est propagé par par la force, dis-lui et la démocratie elle s'est propagée par quoi exactement Ok, la démocratie a, a été propagée à travers le monde par quoi Par des conquêtes par la force Ok, il y a des terres qui ont été conquises il y a des terres qui ont été quoi, occupées on connaissant ça, l'occupation lors de notre siècle la démocratie à son tout début bien sûr on parle de la démocratie moderne ici dans l'histoire moderne dans la révolution française elle a commencé par quoi la révolution française avec des pommes, avec des, des, des, des poires ça a commencé avec quoi avec la force c'était imposé par la force même à l'interne La différence que les gens ne font pas, c'est deux choses ici. c'est la présence de la force comme élément protecteur. Alors oui, l'islam, il s'est propagé avec la présence de la force. forcelah ils ont fait quoi ils ont fait les conquêtes, c'est parce que ça c'est quelque chose que n'importe quelle personne qui a la moindre compréhension de la réalité du monde et de l'histoire. tout le monde sait que euh, ça c'est de la théorie, Que les musulmans, les sahaba, ils vont sortir de l'Arabie, ils vont dire on va aller voir les Romains avec des cadeaux. On va leur dire on est là pour vous parler de l'islam. Pour on, on voudrait ça que vous allez changer tout votre système, ok Parce que c'est vraiment convaincant ce qu'on a comme message. On veut juste vous dire à l'avance, votre religion va changer. Votre culture va changer, il y a beaucoup de changements qui vont arriver, ok Il y a des gens qui vont déserter leurs anciennes places de Ribad, euh, de ainsi de suite. On aimerait dire ça au roi que probablement que les gens ne vont plus reconnaître ça, comment on dit ça là ça son autorité, ok, parce qu'il sera plus le représentant de Dieu, parce que les gens ne vont plus croire en sa façon de croire à Dieu et tout. Et là, la réponse va être oui, bien sûr, allez-y, faites de votre mieux. Si les gens sont, sont convaincus, c'est bon pour vous, ok Ça, ça n'existe nulle part, ça ne peut pas exister, ça, vous comprenez Donc, oui, l'islam, lors de sa propagation, lors des conquêtes, la force était présente. Mais ce n'est pas la force coercive, ce n'est pas la force de prendre les gens sous l'épée de dire soit tu rentres dans l'islam ou tu vas mourir. comprenez Ce n'est pas ça la force. Donc c'est pour ça que Sahaba toujours, première chose, ils invitaient les gens vers l'islam. Celui qui refusait l'islam, il avait l'obligation de quoi De payer, et la... garde sa religion. Mais il paye quoi là la... la dizia Dizia, c'est une taxe de protection, c'est une taxe qui est payée à l'État parce que le kafir ne paye pas la zakat. Le musulman paye pas la dizia, il paye la zakat, et le kafir ne paye pas la zakat, mais il paye la, la dizia. C'est clair, mais les conquêtes dans l'islam, elles n'avaient pas pour but de prendre les terres des autres, de chercher le butin, de chercher... Vous comprenez C'est pour ça que toujours, la première option qui était privilégiée, mise en avant, c'est quoi C'est l'invitation vers l'islam, c'est pas la guerre, c'est pas le butin. Malgré que inviter vers l'islam, ça va contre l'intérêt de ces de ces gens-là qui sont au début les sahaba radhiyallahu ça va contre leur intérêt personnel parce que si tu invites des gens vers l'islam et ils rentrent dans l'islam, qu'est-ce que toi tu prends pas Il y a pas de butin. OK parce qu'ils sont pas des ennemis, ils gardent tout ce qu'ils avaient, ils le gardent. Donc sahaba, ils ne partaient pas avec l'intention de chercher la dunya. Mais si les gens n'acceptaient pas l'islam et ne les laissaient pas faire propager l'islam et laisser ceux qui veulent entrer dans l'islam, alors ça s'arrêtera Dieu la Alors faisaient les conquêtes. Et ça c'est ça c'est la norme à travers l'histoire. Il n'y a pas une civilisation qui n'a pas fait de conquêtes, qui n'a pas fait de guerre. Ok. Donc si quelqu'un te dit ah mais pourquoi l'islam il s'est propagé avec les conquêtes, faut pas se mettre à la défensive ici et d'essayer de, de se justifier. C'est quoi le problème Quand toutes les civilisations ça c'est la norme de l'histoire. Toutes les civilisations se sont propagées à travers quoi des, des conquêtes. Il n'y a pas une force à travers l'histoire qui n'a pas fait de conquêtes. Tout le monde a voulu faire des conquêtes. La différence c'est que l'islam, les grandes conquêtes de l'islam, c'était pas pour gagner des terres de un, c'était pas pour détruire les autres de deux, c'était pas pour forcer les gens à accepter des croyances ou des valeurs. Non, c'était pour imposer un système qui permettait, comme Allah Azza wa il dit, pour imposer un système qui va mettre quoi L'islam, qui va le rendre facile, accessible, praticable. Tout celui qui veut entrer dans l'islam peut le faire librement et il peut adorer Allah Azza wa Jal de façon libre sans être persécuté. Parce que Allah Azza wa Jal il nous a créé pour qu'on l'adore et pour qu'on fasse le tawhid, pour qu'on soit des, des muslimines et pour que la terre elle soit ainsi. Oui Oui. il Oui. Oui. On y a pas il y a pas y a pas de contradiction entre les deux, OK Inviter la personne à l'islam c'est pas la guider vers l'islam c'est Allah Azza wa qui guide vous comprenez donc la da'wa Allah appeler vers Allah c'est quoi appeler vers Allah tu vas expliquer l'islam à la personne tu vas dire ça c'est l'islam tu vas lui rappeler tu khawifuhu tu raghibuhu donc là c'est par la promesse la récompense d'Allah et aussi par la punition d'Allah avertir comme les tous, tous les prophètes Bachira et tous les messagers Moussa et Nuh tous avaient la même fonction c'est Bachira et avertisseur et annonciateur de la récompense de l'akhira ça Ça ça s'arrête là, vous comprenez Il n'y a pas après ça on, on ne peut pas guider les gens, c'est Allah Azza wa qui guide. Oui. par exemple sur un chemin. Oui. Oui. On est Est-ce y a un moment où il Ok, je comprends. Okay. Normalment, normalement, si c'est en termes de islam, ok, il y a il y a différence ici, bien sûr, il y a des différents degrés. Si on parle de inviter la personne à l'islam, on ne parle pas de quelqu'un qui est dans l'islam, on lui fait amr bil ma'roof Ok, il faut se entre les deux, parce que les deux, il y a certaines différences entre les deux. Pour appeler quelqu'un à l'islam, c'est suffisant de le faire une seule fois, de la bonne façon. Ok, pour faire ikama okay. tul huda, Si je t'ai expliqué l'islam, je t'ai transmis le message dans l'Arzahodhul, j'ai répondu à tes questions principales auxquelles je dois répondre, je t'ai bien expliqué l'islam. Tu veux pas accepter l'islam? Yau mal kiyam, mal le jour dernier dans l'Arzahodhul, ça ne va pas me questionner. Vous comprenez? Va pas me blâmer pour ça. J'ai pas fait quelque chose de mal, que j'ai pas invité la personne vers l'Arzahodhul. Donc ça c'est une chose. Par contre, il y a rien qui m'empêche de répéter après cela pour vouloir, pour par amour de la guider de cette personne. Mais ce n'est pas obligatoire après cela. Je peux le faire en répétition, dépendamment bien sûr de ma situation. Euh, je vois que ça se pourrait que la personne maintenant soit plus ouverte, plus favorable. Ok, Rasulullah s'asthmi l'a fait parfois avec certains des mouchriquins. Ils ont refusé la dawa et quelques temps plus tard, il a reparlé de l'islam. Et certains parmi eux, la deuxième fois, ils acceptent l'islam. Ça répond à votre question Non. Donc, « ثم ad'ouhum ila l'islam » Donc là, il dit « alayhi sallatu appellé vers l'islam, donc il a Tawhid ici, ça veut dire vers le Tawhid. c'est ça la première chose vers laquelle Ali radiyallahu ta'ala anhu il a appelé radiyallahu ta'ala anhu par l'ordre du prophète alayhi salatu wasalam et ici ça dit en passant dans sahih muslim, c'est intéressant Omar radiyallahu anhu, il dit il dit je n'ai jamais aimé l'imara, être en poste d'autorité Sauf cette nuit-là, lorsque le professeur a dit demain je vais donner raya à un homme qui aime Allah et son messager jusqu'à la fin du hadith. Il a dit cette nuit-là je je tenais à avoir l'autorité. J'espérais que le lendemain ça va être moi. Comprenez illa illa Ibn il dit Il dit ce hadith là, c'est le hadith le plus authentique sur les fadael sur les mérites les vertus de Ali ta’ala il y a d'autres hadiths bien sûr mais il dit en termes d'authenticité c'est le plus authentique ok donc parmi les mérites de Ali radıyallahu anhu c'est quoi qu'il aime Allah et son messager que Allah et son messager il l'aime Ça, c'est parmi les mérites et les fadais de Ali, radiyallahu ta'ala, anhu euh, Pour ce qui est de la ruque, il y a ici que le prophète Sassimil a fait aux yeux de Ali, ta'ala, ramut ilayya sallallahu alayhi il wa sallam al Il dit après cela, je n'ai jamais eu un ramad, mal aux yeux, après ça, ni mal à la tête, ok euh, Taïb. Euh, dans une narration aussi dans le sahih muslim ça dit regardez ici les narrations comme on dit dans les sens du hadith okay, les narrations elles s'expliquent de façon mutuelle chaque narration nous ramène quelques détails qui clarifient encore plus l'histoire OK donc on essaie de reconstruire l'histoire comme elle s'est passée lors du temps du prophète sallalahu alayhi wasallam il dit ici euh, que le prophète sallalahu alayhi wasallam il a dit ali radi ta'ala anhu امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك Vas-y de l'avant et ne regarde pas en arrière jusqu'à ce qu'Allah il te donne la, la victoire. Ça veut dire, va vers l'avant. Alors il dit, Ali, il dit ici le narrateur, Ali il a un peu avancé. Après ça il s'est arrêté. Il n'a même pas regardé en arrière parce qu'il applique ici l'ordre du prophète à la lettre. Il n'a même pas regardé en arrière. Il a crié. Il avait une question, il a crié pour que le prophète plus l'entendre il a dit ya rasoul allah ala mada nas oh rasoul allah sur quoi est-ce que je devrais quoi faire la guerre à mes amis c'est quoi le message ici qu'est-ce que c'est quoi c'est quoi la raison d'être alors il dit ali surate salam قاتلهم حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمدا رسول الله tu leur fais la guerre jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha رسول الله صلى الله عليه وسلم فَإِذَا فَاعَلُوا ذَلِكُ سِيُلْدِسَلَا فَقَدْ مَنَعُوا مِنْ كَدِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهُ Alors là, ils ont... S'ils rentrent dans l'islam, مَنَعُوا Là, ils ont sécurisé leur sang, ça veut dire leurs âmes, ainsi que leur bien contre toi. Là, tout est sécurisé. S'ils rentrent dans l'islam, leur bien ainsi que leur, leurs âmes sont sécur sauf par leurs droits, ça veut dire il y a des choses exceptionnelles ici, des droits dans l'islam, qui justifient de prendre de leur âme ou bien de leur quoi De leur de leur bien, de leur âme, ça peut être comme dans le Qessas, la, la loi du Talian qui est okay, quelqu'un qui a tué quelqu'un et que euh, injustement, bien sûr, avec tous les détails ici de le faire et que l'islam va justifier que l'assassin va être tué aussi pour, euh, en quelque sorte, pour faire justice ou l'argent, les biens, la même chose ici que une fois que quelqu'un entre dans l'islam, le calife en islam ou l'autorité en islam n'a pas le droit de toucher à ses à biens. Pas du tout le droit de toucher à bien biens, sauf pour le haq d'Allah azawajat. C'est quoi le haq d'Allah hmm? Az-Zakat, ok? Voyez, les, les biens c'est sacré en, en Islam. Tout celui qui essaie de dire Islam c'est de ce côté, de ce côté, c'est faux. C'est ce genre de classification, qui est de dire, par exemple, que le capitalisme c'est plus libéral que l'islam comme système économique. Ça c'est faux. On peut pas dire ça comme ça. On peut pas dire c'est plus ou moins libéral, parce que dans l'islam y a pas de taxes. Dans l'islam, le gouvernement ne peut rien prendre de ténage, rien. À part Hakulah le droit d'allah al qui est quoi? Azakat ou pour des problèmes bien sûr particuliers tu as en doit de prendre l'argent parce que tu as fraudé c'est de l'argent haram l'argent de quelqu'un d'autre restituer mais comme ça comme mesure générale y personne, il y a personne de ville islam qui a le droit de toucher à ton argent sauf quoi azakat et même zakat c'est l'argent qui est apparent on appelle ça les biens apparents comme on a dit comme des terres agricoles et des animaux et ainsi de suite ça c'est l'inspecteur qui vient et qui va calculé une fois par année, il va dire ok, ça en prend pour zekel, ça va être remis aux pauvres. Mais personne n'a le droit, ok, personne n'a le droit de venir pour toucher à, à tes biens de te dire ok, on va te forcer à payer telle taxe en plus et telle, ça c'est haram, ça c'est, c'est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa taala. Et bien sûr ici encore une fois فيه فضل الدعوه sur hadith lain par des mérites de la da'wa vers Allah Azza wa Jalla parce que le prophète sallallahu alayhi a dit que Allah Azza wa Jalla il guide à travers toi un seul homme c'est meilleur que humr an'am que le meilleur ou bien les meilleurs des des bestiaux est-ce qu'il y a des questions C'est clair, les deux hadiths ici, hadith donc de Mu'ad ibn Jabal ainsi que d'Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala, les deux ici nous montrent comment est-ce que le prophète wa sallam, il envoyait encore une fois les plus grands de ses sahaba de ses compagnons, il les envoyait pas pour prendre les biens des autres ou les terres des autres, il les envoyait pour avant tout appeler vers Allah et vers le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça c'est la chose principale, c'est la chose principal et c'est la raison pour laquelle les compagnons les sahaba ils ont sacrifié leur vie et leur bien et leur santé, et pas pour demander quelque chose pour eux, mais pour le bien des autres, pour leur apporter le message de tawhid, du monothéisme d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'ils soient sauvés de l'enfer. Passons à la prochaine section maintenant. Un peu plus de détails, incha'Allah, azza wa Ok, donc jusqu'à maintenant, on est encore avec la, avec les généralités. Après ça, vous allez voir, incha'Allah, probablement à, propos, à partir de la séance prochaine, on va commencer à entrer dans dans les détails que okay, certaines questions de fiqh du tawhid, quest okay, telle pratique, est-ce que c'est du shirk, c'est pas du shirk dans quel cas, dans quel autre cas? Mais là c'est important, on est on est dans les dans les fondements, bien établir c'est quoi le tawhid, bien comprendre l'importance et la signification du tawhid. Bab tafsir at-tawhid wa shahadat an la illa Allah, parlons un peu encore une fois de la signification de tawhid et de la ilaha illa Allah. Qui pourrait nous rappeler c'était quoi le sens de la ilaha illa Allah? Comment Comment expliquer « La ilaha illallah » Maintenant qu'on est à, je pense, la quatrième ou cinquième séance, heure de cours, pour ce qui est de ça, alors c'est quoi le sens de « La ilaha illallah » Que veut dire « La ilaha illallah » Donc, nulle divin... nul divinité digne d'adoration à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il n'y a pas de divinité véridique, il n'y a pas de dieu véridique qui mérite l'adoration bihaqqin, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le sens de la ilaha illa Allah. Donc, ici, c'est important de connaître le sens de la ilaha illa Allah et pas seulement de la dire. Parce que si quelqu'un dit la ilaha illa Allah sans comprendre son sens, est-ce qu'il est muahin Si quelqu'un dit la ilaha illallah il comprend pas la ilaha illallah, est-ce qu'il est, qu est mouhad Non, il est pas monothéiste, c'est clair. Si tu prends quelqu'un dans la rue, tu vas comme les personnes qui font sur YouTube comme ça, ils va dire je vais faire une expérience euh, sociale comme ils appellent ça. Tu vas prendre des personnes aléatoires qui ne sont pas des musulmans, connaissent pas l'arabe, OK Tu vas leur dire OK, je vais vous dire des mots de la langue arabe, juste vous allez répéter avec moi pour voir jusqu'à quel point est-ce que les gens peuvent répéter la langue. Arabe. Ils vont dire oui, pas de problème. Alors Ди ла иллаха, ла иллаха, илла, илла, илла, Allah. Allah va dire « Ok, félicitations, vous êtes devenu musulman, vous êtes maintenant муахед». Est-ce que ça fonctionne Non. لا يعرفу, ма ана, ils connaissent pas, ils connaît pas, c'est quoi le sens de « ла иллаха, иллалах». Donc c'est important ici de comprendre c'est quoi le sens de « la ла иллаха, иллалах». Première ayah que nous avons ici dans sourate Al Isra Allah Azza wa Jalla il dit ulai ka alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adhabahu in adhab Alors l'argument ici comme la ayah elle nous présente c'est quoi Allah azza wajal il nous dit subhanahu wa ta'ala dans la ayah juste avant qul id'u allatheena za'amtum min duni Allah fala yamlikuna kashfa ad-darr 'ankum di invoquez ce que vous avez pris comme partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala car la yamlikuna il ne maîtrise aucunement kashfa ad C'est quoi C'est enlever le mal, relever le mal. Il y a un dor qui t'arrive, un mal qui t'arrive. Au, Ou bien de changer l'état. comprenez Alors, lorsque quelqu'un invoque quelque chose, quelqu'un qui invoque un mort, on va lui dire quoi Est-ce que ce mort qui est dans sa tombe, est-ce qu'il t'est bénéfique Vu qu'il ne t'est pas bénéfique, pourquoi tu l'invoques Yes, il dit Foulan, oh saint, je ne sais pas quoi. Aide-moi à payer à payer par exemple, à rembourser mes dettes. Aide-moi à guérir mon enfant. Est-ce qu'il te est bénéfique Est-ce qu'il peut changer ton état Si tu crois qu'il peut changer ton état, là tu es dans le cadre de shirk de al-rububiyya, de la seigneurie. Tu crois qu'il y a des partenaires avec Allah Azza wa Jal qui ont des pouvoirs dans cet univers, ok, pour te, pouvoir partager avec Allah Azza wa Jal. Shirk Raboubiya. Si tu crois qu'en plusieurs moucheriquis, non, non, il peut rien faire, par contre, il intercède pour moi auprès d'Allah Azza wa Jal. Alors ça, c'est quoi, shirk Uluhiya, c'est un shirk dans la divinité, dans leur ibadah. Parce que Allah Azza wa il dit qu'on n'adore que lui. Parce qu'on ne peut pas juste inventer comme ça que j'ai le droit d'invoquer quelqu'un qui va intercéder pour moi. Je ne peux pas juste me permettre de le faire. C'est une ibadah. La ibadah ne se fait qu'avec al avec la législation d'Allah Azza wa Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que pour le dua, il doit être quoi Direct à Allah subhanahu wa ta'ala. Remarquez ici, les ulama, c'est pas mentionné ici dans les ayats vous connaissez probablement l'ayat la dans surat Al-Baqarah qui nous parle de l'invocation n'est-ce pas si mes serviteurs te questionnent à propos de moi alors je suis proche je réponds aux invocations de celui qui m'invoque les ulama ils ont remarqué quelque chose dans le coran karim il y a plusieurs ayats dans lesquels ça parle des questions des gens يَسْأَلُونَكَ عَنِي الْأَمْفَالِ Ils te questionnent à propos des amfals. Amfals, c'est quelque chose relié encore une fois au butin de guerre et ainsi de suite. Dans surat l'anfals. قُلْ Dis-leur Ils te questionnent à propos du mois sacré. قُلْ قِتَالُمْفِهِ كَبِيرٌ Dis-leur. Toujours, يَسْأَلُونَكَ Ils te questionnent. dis Il te... Mais dans surat l'Baqara la ayah qui parle de Allah azza wajal la pas dit qul la pas di di Si mes serviteurs te questionnent à propos de moi dis pas subhanahu wa ta'ala alors dis-leur je suis proche non alors je suis proche Les ulama ils disent dans le cadre de du'a du'a ici Allah azza wajal même pour la simple réponse il a enlevé l'intermédiaire que c'est pas qul ya rasulallah c'est pas toi rasulallah dis-leur c'est Allah, dis Allah azza wajal qui répond directement vous voyez tellement ici dans le du'a il n'y a pas d'intermédiaire il y a pas de 1001 mil une étape c'est directement дуа d'allah subhanahu wa ta'ala donc fel ma'na anna al awliya' wal salihin kulluhum yataqarrabuna ila allah bita'a kull wahid minhum yarju an yakuna aqrab ila allah subhanahu wa ta'ala yarjuna rahmat allah wa yakhafuna adhab allah subhanahu wa ta'ala donc ici ceux qui invoquent cette Elle nous dit quoi Toutes ces personnes qui sont des pieux que vous invoquez avec Allah Azza wa Parce que souvent, dans la majorité des cas, les gens qui inventaient des saints, ces saints-là quoi Ils croient que ces gens-là, c'est des personnes qui sont bonnes auprès d'Allah Azza wa C'est des personnes qui sont pieuses auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa leur dit quoi Ces personnes que vous invoquez, eux, ils invoquent Allah de un Donc, si eux, ils invoquent Allah, vous aussi, invoquez Allah Jalla directement. Et de d'eux aussi, ils espèrent la miséricorde d'Allah Jalla et ils craignent quoi ça Punition, subhanahu wa ta'ala. Donc, quelqu'un qui espère le bien d'Allah et qui craint sa punition, il n'a pas réglé sa propre situation. Comment aimerais-tu aimerais qu'il règle ta situation à toi Vous comprenez C'est clair Ça veut dire eux ils invoquent directement avec Allah subhanahu wa taala et ils craignent Allah azawajjal. De quel droit est-ce que moi je vais les invoquer eux pour qu'ils m'aident alors que eux ils ont besoin d'Allah subhanahu wa taala. Non je dois invoquer Allah subhanahu wa taala directement. الوسيله الشخش الوسيله ابغض الله عز وجل سي سي كوا الوسيله الوسيله سي سي الطاعه سي العباده الوسيله سا فيا دو توسل moyen لو moyen دو سبروشيه سي سي ديونيتي سي سينك لي موشريكين يل زادور كيل زانفوكي اي بيان سي ميم Il cherche la wasiha auprès d'Allah. La wasiha, c'est quoi Il cherche un moyen de se rapprocher d'Allah azawajal. C'est clair. C'est pas la wasiha dans un autre sens. C'est parce que les soufis, les qubouri, c'est quoi, quburi Le mot quburi, vous savez c'est quoi Ok, va ajouter disais quburi. Ok, ça c'est c'est pas une secte en tant que telle. C'est juste une catégorie, ok, de soufis en général. Afwan euh, Les ulémas, ils utilisent le mot qaburi li qaburi qaburiin kesh kizi mwa ça c'est une catégorie de les personnes qui invoquent les tombes OK ça vient du qabr la tombe c'est les gens qui vient, qui vont vers les tombes et ils vont amener de la nourriture ils la mettent devant la tombe et ils vont invoquer la tombe comme ça ils vont mettre de l'argent 50 je sais pas moi de ils vont amener de l'or des bijoux Et ils vont invoquer la tombe. Yassidi di fulan, fais en sorte que ma fille elle va va guérir. Yassidi di fulan, fais en sorte que mon fils va se marier. Ils vont laisser tout ça ils vont partir, ok Et lorsqu'ils partent la nuit, il y a le gars qui est le euh, le responsable là-bas, qui vient, qui prend toute la nourriture, qui prend tout l'argent, ok Qui va leur dire ils ont accepté votre doa, et, euh, et ils ont ils ont tout pris en fait, Vous comprenez. Donc après ça les quburiyins, c'est les personnes qui invocent les ou qui tournent qui orbitent autour des tombes, qui font tawaf et ainsi de suite qui adorent des tombes. on les appelle les les qobouri. alors eux ils ont ils ont pris ce mot là wasila, ils l'ont pris dans le coran al mais ils ont fait tout debida comme ça ils les ont appelé ouacilah ok c'est pas wasila, dans cette aire comme les mot ils ont dit c'est de se rapprocher dans la azad se rapprocher dans la avec les bonnes oeuvres avec notre doua à nous avec les noms et les attributs dans la azad tout ça c'est Tout ça c'est le sens de al wasila euh, une autre ayah maintenant qui parle encore une fois de Ibrahim wa ith qala ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'a mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu ibrahim alayhi salam il s'adresse à son père ainsi qu'à son peuple ith qala li abihi il a dit à son père ainsi qu'à son peuple qu'est-ce qu'il leur a dit Je suis bara, bara ici. C'est quoi bara C'est le désaveu. Le, se dissocier de quelqu'un. Ok, Comme ils font de nos jours les partis politiques. Okay ils le font toujours. Quelqu'un fait des propos controversés à un membre de leur parti. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont se distancier de lui. Ok, Moi, je ne suis pas responsable de ce qu'il a dit. Les exclus de mon parti ils le font toujours. Pourquoi pour, ici, créer une limite, une frontière entre mes valeurs, mes croyances, et ces valeurs, les et ces, et ces croyances. Alors, Al-Bara, c'est extrêmement important dans la religion d'Allah Aza wa Diyan. Nous avons d'un côté le Wala, ok, le Wala, ici le Wala, c'est quoi? C'est quoi le sens de le Wala? Qui pourrait nous rappeler c'est quoi le Wala? Le sens du Wala? Wala, c'est C'est l'alliance que okay? c'est l'aspect inclusif ici du tawhid et de al-iman. Al-wala il est donné pour les mo'minin et pour tous les mo'minin que le vrai iman c'est en faisant le wala à tous les mo'minin. On ne peut pas exclure un mo'min de al-wala à cause de sa race, de sa couleur, de son statut social. On ne peut pas dire lui non. On a l'obligation dans l'humain de faire l'Allah avec tous les croyants, qu'ils qu rentrent tous dans le cercle général de l'Allah, de l'islam, ok? Que en ils font partie de, ils, ils, ils font, ils font partie de notre parti, ok? «Ulaika Hezbollah», comme il dit subhanahu wa ta'ala, «Ala inna Hezbollahihumul muflihun», ce n'est pas Hezbollah connu aujourd'hui au, au Liban, non, Hezbollah, c'est dans le Qur'an, ça, c'est un lafd dans le Qur'an, okay, qu'eux, ils ont récupéré, avec un mauvais sens, bien sûr, mais Hezbollah, le parti d'Allah, c'est quoi? C'est «Innama waliyukumullahu wa rasouluhu walladina amanu», que c'est Allah, son messager et les, et les croyants. Tous ces gens-là rentrent dans le cadre de « Al-Wala » et tout celui qui rentre dans l'islam, eh bien, il a un droit et une obligation envers ce « wala » que lui, il fait partie maintenant de ce cercle-là et aussi il doit inclure tous les mu'minines dans ce cercle-là. Et le degré de « wala » que je dois accorder à une personne ou une autre peut différer. Le plus qu'une personne en apparence, bien sûr, pas dans les cœurs, mais le plus qu'une personne, en apparence, elle réalise plus son iman, elle obéit plus à Allah Azza wa Jalla, elle est plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la Sunna, le plus qu'elle a le droit à quoi À Al wala. Le moins qu'une personne, elle obéit à Allah Azza wa Jalla, le plus qu'elle désobéit, qu'elle fait des si des péchés ou bien qu'elle fasse des bid'a' des innovations, le plus faible que mon wala va être envers cette Cette personne, mais je ne vais pas la sortir du cadre de la malgré tout tant qu'elle est dans le cadre de islam, de l'Iman et de l'Attaouhid. Donc ça c'est l'aspect inclusif de l'Iman du Tawhid. L'aspect exclusif c'est Al-Bara'a, Al-Bara'a-toubiya Al-Bara'a. Ok ça se dit les deux. C'est l'aspect exclusif. C'est il est à l'extérieur de mon parti. C'est qui qui est à l'extérieur de mon parti C'est le Moushrik. C'est pour ça que Ibrahim alayhi salam Il a dit « à son peuple ». Il n'a pas dit « vous êtes mon peuple, on est tous des « tous la même, la même gang, comme on dit ici. Il n'a pas dit « à son père, tu es mon père, tu es ma famille ». Non. « Innani ni un mimma ta'boudoum ». Je me dissocie de ce que vous adorez avec Allah Azzaud. Toutes ces divinités que vous avez avec Allah Azzaud, je me dissocie. Je, je n'ai aucune relation avec ça. Je ne crois pas en votre religion, en votre shirk ok, que ça c'est nécessaire dans, quoi, dans le dans le iman c'est clair si quelqu'un dit, moi j'adore Allah Azza wa Jal, seulement Allah subhanahu wa ta'ala mais j'ai pas de problème que quelqu'un il adore d'autres divinités, que je suis ouvert à ça, ok je mon coeur est très vaste et je suis quelqu'un, ça c'est contraire au tawhid c'est clair, on peut pas, il faut se dissocier de de al-shirk et de wa ahlu al-shirk, na'amak Euh, pas nécessairement, OK, pour ce qui est de l'wala et de l'bara, parce que ça, c'est une question qui est reliée plus habituellement dans point de vue académique, bien sûr, pas dans le Coran, mais c'est plus dans des cours de l'Iman, ok, la haqiqatou l'Iman, c'est quoi, la, la vérité de l'Iman, donc c'est plus l'Iman contre Koufra, alors que dans cette série-là, on est plus dans shirk contre tawhid, OK? Mais s'il y a des questions pertinentes qui en ressortent, on pourra en parler, pas Oui, je pense que les des, des des ceux qui avaient de avec, par exemple des élus, Oui. Ils détruisaient pas, ils avaient le droit comme ils payaient, euh, Oui, ils avaient le droit d'adorer leur Dieu etc. Oui, Et Oui, exactement. Mais mais ça c'est comme avec exemple de... si les que vous avez dit juste avant. Si lorsque les Sahabaï faisaient des conquêtes, il y avait futouhat Ahel sham par exemple, Palestine, ainsi de suite. Ils ont fait les conquêtes. Il y avait des gens d'Ahel de kitab des chrétiens, mettons. Ok, ces gens-là, ceux qui ont accepté d'entrer pas dans l'islam, mais juste dans le système en général, gardent leur religion, payent quoi, aljizia, taxe de protection, et c'est tout. Sahaba, baradi alar n'ont pas détruit leurs églises, leur ont pas interdit de faire l'ibadat, ainsi de suite. C'est pas ce qui est demandé, c'est ce pas de détruire la religion de l'autre. Non comprenez surtout pour ce qui est de Ahlul Kitab parce qu'Allah il a fait une différence bien sûr il y a différence entre les Moushliquines et entre Ahlul Kitab les deux ont des hâkam différentes ok dans la terre par exemple de l Jazira de l'Arabie le prophète sallallahu a dit il y a pas il y a pas de le, shirk, le... il est venu à l'Égypte sallallahu alaihi pour effacer le shirk. c'est pour ça lorsqu'il a fait la conquête de Makkah ok il a pas traité les Moushliquines de Makkah comme il a traité les gens du livre de la pas des mouchriquines de Makkah, celui qui veut payer la jizya, eh bien, il peut adorer l'Ath, euh, l'Uzza, la Maq et tout. Non. Les mouchriquines, c'est beaucoup... L'islam est beaucoup moins souple envers eux que les gens du livre, que Ahlul Kitab. Par contre, on ne parle pas ici de détruire la religion de l'autre. Non, je parle. Moi, ma position, c'est que je me dissocie de sa religion. De, je dois croire que le shirk, c'est un battle. C'est faux. Vous comprenez Parce que c'est clair la différence entre les deux C'est pas en termes d'action, c'est en termes de position. Ma position ma croyance ma aqida, je dois me dissocier, je dois me dissocier de ashirk. Je ne peux pas justifier ashirk. C'est clair, ça doit être on peut pas être mouhid et justifier le shirk en même temps. Comprenez Ouais. Oui. donc la position rapport avec les en quel terme ici Oui. Euh, Est-ce qu'on doit vraiment être plus dans la manière d'être avec la personne Est-ce que, par rapport au lien en fait, qui, qui une personne que, euh, Ça, ça, ça dépend. Je oui je Oui. Ma relation ne pourra pas être oui. pas avec... Euh, Exactement. Voilà. Tout à fait. Donc, euh, si l'autre personne a besoin de moi, par ailleurs, oui. est je dois juste être présente dans la vie de cette personne Excellent. J'ai compris la question. Est-ce que la question va dans dans le même sens Complètement différent. OK, je vais commencer avec cette question inshallah. Pour ce qui est des gens du livre, OK mais on va se concentrer sur les gens du livre pour que ce ne soit pas parce que sinon il y a les mushrikis, il y a autre chose. Mais on va se concentrer sur ahlul Kitab, les gens du livre. Ça dépend de la relation. Est-ce que c'est une relation, mettant de famille, de Rahim Si c'est une relation de famille, de Rahim, il y a quelque chose, une justification bien particulière, alors la relation, elle va aller plus loin. C'est normal. Allah Azza wa il a demandé, bien sûr, qu'on respecte nos parents, même si ils sont des mouchriquis, dans le cas des parents. وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْتُ شِرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا معروف que pour les parents qui sont des mushrikin on ne leur obéit pas dans le shirk mais quand même on doit quoi faire la bonne sohba avec eux le bon traitement traitement qui est respectueux même Ibrahim alayhi salam il s'est dissocié du shirk de son père mais il a traité son père de façon quoi respectueuse. Yaa abati. Inni min al Il a pas parlé à son père comme il parlait à un musulman à l'extérieur dans la rue qui est inconnu. S'il y a la même chose ici. Arrahim. Les liens de famille. lien de famille. Quelqu'un son son oncle. Il est des gens du livre. Ok. Il garde ce lien de famille. Donc là il le traite comme oncle. C'est une chose. Il le traite comme Kafir c'est une autre chose il y a deux différentes choses il y a le traitement qui est l'aspect de relation naturelle ok parce que euh, quelqu'un dit mon père il est des gens du livre ça reste ton père ton père dans la majorité des cas il va pas complètement te détester et te trahir ainsi de suite juste parce que la religion elle est différente même s'il peut avoir des exceptions maintenant pour le commun des personnes à l'extérieur ok Allah azawajalla il dit لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم و با bien sûr ici entrer dans tout le fiqh de la politique dans l'islam, parce qu'il on va sortir du cadre du mortez mais je veux d'envie des grands repères Allah azza wa jalla il dit que parmi les les kuffars, il y a ceux qui nous ont persécutés, qui nous ont combattu à cause de notre religion qui nous ont de nos terres, Eux, ils ont un traitement. Mais il dit, ceux qui n'ont pas fait cela, Allah Azza wa Jalla ne, ne vous empêche pas d'être bienfaisant en, en, envers eux. un D'être juste et équitable envers eux. Donc, il n'y a pas de mal à leur faire du bien, à les aider lorsqu'il y a... Par contre, il y a le point central le plus important que les gens ignorent, ok Et négligent parfois et oublient. C'est qu'il faut toujours, toujours, toujours se rappeler que cette personne-là, il n'est pas wali yuka, Ce n'est pas ton frère, même si c'est la personne avec laquelle tu as les meilleurs rigolades dans le monde, la personne la plus intéressante, la personne que tu as aidé le plus, et la personne qui t'a toujours aidé, ok Ce n'est pas ton frère. Ça veut dire que lorsque ça va arriver à un certain niveau critique, dans laquelle la personne va choisir entre ses croyances et entre vous, la personne pourra quoi vous vous sacrifier et vous trahir, vous comprenez Donc ça, c'est le point le plus important que les gens négligent ici. Oui, je traite la, bien la personne, la personne me traite bien, je change des biens, je l'aide si elle a besoin d'aide, ainsi de suite, tant que, bien sûr, elle me, elle me combat pas dans ma religion, elle ne montre pas, elle ne montre pas, parce qu'ici aussi, il y a une différence importante à faire, ok Ça, c'est, encore une fois, c'est les, comment on peut appeler ça, les, les aspects subtils ici, de ce qu'il y a dans les cœurs, ok, du Des deux côtés en passant. Si quelqu'un te dit que de l'autre côté c'est pas c'est c'est pas vrai, c'est un grand mensonge. Ok? Il y a une différence entre la dissociation, ok? La dissociation, ne pas aimer, le rejet qui est dans le cœur et entre ce qui est exprimé dans dans la langue. Alors là, c'est pas nécessaire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est kafir de lui dire en passant, on est des amis, mais je me dissocie de ton couffre. Okay? j'aimerais juste te dire qu'on me dissocie. Ok, c'est pas nécessaire de le montrer. je l'ai dans mon cœur, j'en suis conscient et j'y crois parce que guess what, de l'autre côté, dans la majorité des cas, c'est aussi le le cas. Vous comprenez euh, Il faut il faut pas se leurrer. Ok, il faut pas se leurrer. Même ceux qui disent, même ceux qui sont euh, comment on peut dire ça respectueux, et qui traitent bien les muslimines, ainsi de suite. Garantie, ok, garantie. La majorité parmi eux, même ceux qui sont gentils, et qui sont bien, ma majorité parmi eux, ils te voient comme quelqu'un d'inférieur, comprenez Tu es encore, toi, dans la religion et dans... Euh, comme, mais il ne le montre pas, il ne va pas te le, te le dire, ok but, Comme on dit, même celui qui vraiment veut du bien, he feels bad for you, comprenez euh, « Pauvre toi, tu es encore dans une religion obscurantiste » et ainsi de suite. Donc lui, il ne montre pas cette dissociation. C'est pour ça souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent « ça c'est très présent dans le discours politique » et ainsi de suite ». Ils vont te dire, on a rien contre les musulmans, c'est juste que votre islam et votre votre votre, votre religion, la façon dont c'était toujours pratiqué, ainsi de suite. Moi, j'approuve pas ça, moi j'aime pas ça, mais j'ai rien contre toi en tant que personne. Vous comprenez cette différence entre les deux. Alors de mon côté, c'est la même chose. Fi Adn, Allah azawajalla, ne me donne pas nécessairement l'obligation de dire à chacun At-Tabarrah je me dissocie de toi, de tes croyances, ainsi de suite, tant que je suis toujours quoi? conscient. Je sais que ça c'est pas mon frère, il y a pas de fraternité dans ad-din. Si il y a un amour naturel, OK, fort, ça peut seulement se justifier ici comme on a mentionné Ar-Rahim des relations de famille pour une relation affectueuse. Allah Azza wa il a donné à l'homme musulman, homme peut être marié à une femme des gens du livre, on sait ça dans la religion d'Allah Azza wa Jall. On peut pas dire que quelqu'un a sa femme elle est chrétienne ou juive et il l'aime pas, okay, c'est pas c'est pas logique. Mais si ça reste que c'est un amour qui est quoi Une affection naturelle par lien de famille ici. C'est pas une affection qui est due à l'ouala. Tandis que l'ouala ici c'est différent. L'ouala, quelqu'un vient d'une autre race, vient d'une autre classe sociale. Ok, j'aime pas sa forme, j'aime pas comment il parle, j'aime pas son, son apparence. Who cares? Il, je dois l'aimer en Allah Azawajal. Ça c'est l'ouala de, de quoi de? Ad-Din, c'est parce que c'est ça qui rassemble les mots au besoin. C'est clair. C'est ça qui rassemble les mots minhinn fi as-salat. C'est ça qui rassemble les mots dans le somme. C'est ça qui rassemble les mots dans al-hajj et plusieurs autres situations. Plusieurs autres situations. Est-ce que c'est plus clair maintenant euh, Vous aviez une autre question طيب الحمد لله وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إبراهيم عليه السلام إلى في دلائله إلا الله إن كلمة إن بغل باقية كغست أبخلوي في عقبه لعلهم يرجعون afin qu'ils puisse revenir toujours vers cette kalima, ça veut dire ici, dans sa descendance, Ibrahim alayhi salam encore une fois, vous pouvez revenir à sourate al-Baqarah, ça parle de ça, ok, et de la descendance d'Ibrahim, toujours, ils se rappelaient à leurs enfants, la ilaha Allah, tawhid, l'ikhlas, sincérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, une autre ayah ici, rapidement, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il nous dit, il nous dit dans le Coran al-Karim, «Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaaba min dunillah wal-masih abnamari. والمسيحه ابن مريم الذي سبحانه وتعالى وما امر الا ليعبد اله واحد سبحانه وتعالى او سبحانه عما يشركون 31 دونك الذي سبحانه وتعالى كونوا فليهم livre les gens du livre Allah عز وجل يلام parce qu'ils ont pris de leurs ahbar et de leurs rohban c'est qui les, ahbar? les, ahbar, les savants les savants de religion Ainsi que c'est les adorateurs okay? les adorateurs, les personnes très euh, qui en apparence pratiquent beaucoup là la, la religion, qui sont euh, qui sont comment on peut dire ça des personnes consacrées à l'adoration, à la prière et ainsi de suite. Alors, habituellement ces deux groupes, c'est les deux groupes qu'on associe le plus à la religion. Soit quelqu'un c'est un savant, il connaît très bien la religion, on va dire ça c'est un homme de religion. Donc il va avoir une certaine influence sur les autres. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas nécessairement beaucoup de connaissances dans la religion mais on le voit tellement pratiquer que on le lit toujours à la à, à la religion que la la masse le commun des mortels va faire l'erreur d'assumer que ces personnes-là représentent la religion. Mais Allah Azza wa il blâme les gens du livre parce qu'ils ont fait de ces deux groupes-là arababan min dunillah, des seigneurs partenaires avec Allah Azza. Alors comment ils ont Comment est-ce qu'ils les ont pris des seigneurs avec Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que le Messie ainsi que Isa alayhi salam Ils ont fait de alayhi salam un partenaire avec Allah azzawajal. Ça c'est clair, c'est évident parce qu'ils ont dit qu'il était le, le fils d'Allah. Mais quelqu'un pourrait dire comment est-ce qu'ils ont pris leurs adorateurs et leurs hommes de science, ça veut dire leurs personnes de religion, comment est-ce qu'ils les ont pris comme арбаб, comme seigneur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça, c'est détaillé dans le hadith authentique de Adi ibn, Abi, Adi ibn Hatim radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il est venu se convertir à l'islam et le prophète lui a récité cette ayah, il, il a dit au prophète ce sahabi, il a dit Ya Rasulallah, lami abuduhum, ils ne les ont pas adorés, ça veut dire ils se sont pas prosternés devant leur, ils n'ont pas prié, invoqué leurs hommes de religion ainsi de suite. Il a dit le prophète Bala, oui, oui, إِنَّمَا حَرَّمُ عَلَيْهِمُ الْحَلَالِ وَحَلَّلُوا لَهُمُ الْحَرَامِ فَاتَّبَعُوهُمْ فَذَاكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَاهُمْ Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Leurs hommes de religion Leurs hommes de religion Leur ont rendu licite le haram Ce qui était illicite Et leur ont rendu illicite Ce qui est Licite Et ils les ont Quoi? Suivi dans cela Ils leur ont obéi dans cela Et ça c'est une forme de Donc ici, qu'est-ce que ce hadith-là nous démontre ici que la l'ibada aussi, elle est dans dans l'obéissance, c'est que le shirk aussi, il peut être dans quoi? Attaa, dans l'obéissance. Shirk c'est lorsqu'on obéit à quelqu'un dans la désobéissance d'Allah, dans la en rendant cette chose quoi? Légitime, en la légitimisant. On ne parle pas ici de d'obéir par contrainte ou par peur ou par espoir, ok, on par lorsque on légitime quelqu'un, il me dit euh, « le khamr, l'alcool, elle est halal » et il dit « voilà mes arguments et voilà ce que j'ai décidé, les temps ont changé ainsi de suite », je vais dire « ok, c'est correct, allez alors, halal, tu m'as convaincu » ou bien « puisque toi tu le dis, c'est toi l'autorité », vous comprenez, ça c'est une forme de, de quoi De « shirk »,« shirk ta'a » de, ta de l'obéissance, parce que là j'ai élevé cette personne d'un homme de religion Une personne de science, d'un adorateur, je l'ai élevé vers un niveau où il est quoi Législateur avec Allah Azza wa Il a le droit de changer la religion et de rendre le halal haram et le haram halal comme il veut. Et ça, c'est Shirkun Akbar, bien sûr, si ça touche ici à une croyance. Oui. Que certains quoi Certains passions. Oh les, nos passions passions Hawa notre Hawa non c'est pas ok il faut ici il faut il faut mêler, il faut pas mêler les deux choses ok il faut faire quelque chose parce qu'elle est quelque chose qui est haram quelqu'un qui l'a fait ça c'est pas du shirk ok c'est c'est ça l'erreur ou les ou euh, la sec de Al Hawar ils sont tombés ok parce qu'ils ont dit ils ont ils obéissent à leur celui qui désobéit à Allah entre autres l'un de leurs arguments bien pas vraiment un argument mais c'est ça c'est ça leur faille entre autres c'est que il obéit à son hawa et de ce fait il a commis le shirk donc il est kafir on parle pas de ça si quelqu'un il fait le haram par hawa ça c'est un haram c'est un péché c'est pas du shirk mais si quelqu'un justifie ok si quelqu'un il pense par exemple si quelqu'un donc Là, ça serait extrême, parce que ça, c'est pas quelqu'un habituellement qui croit à la religion, parce que la religion, le sens de la religion, c'est qu'il y a des valeurs, il y a un cer certains repères Mais si quelqu'un dit, moi, j'ai le goût que l'alcool, c'est bien, et de ce, de ce fait, ça va devenir bien, c'est un bien. C'est clair Dès qu'on justifie quelque chose, justifie, ça veut dire rendre la chance bien ou la rendre mal. Justifie de la faire la chance, dire c'est une bonne chance. Ça, c'est quoi C'est... -shirk, si la chose elle est évidente que ce n'est pas le cas dans le Coran ou dans le hadith du prophète sallallahu wa ou que je justifie que quelque chose elle est mal alors qu'en réalité c'est un bien dire non c'est un mal si quelqu'un il dit le mariage c'est mal c'est pas bien, le mariage ça, ça t'éloigne Allah Azza wa dire Allah Azza wa dit dans le Coran il va dire non, non. mariage c'est mal si tu veux avoir la foi, tu veux entrer au paradis La meilleure chose, ou bien la bonne chose à faire, c'est le mariage. Le mari, c'est de ne pas se marier, parce que le mariage, c'est pour les personnes qui sont des gens pervers et qui cherchent la douillette, ainsi de suite, ok, et qui ne peuvent pas se maîtriser. Ça c'est quoi? Shirk, ok? C'est une forme de shirk ici, parce que il s'est encore une fois mis comme législateur avec Allah Subhanahu wa Taala. Mais ça, encore une fois, ça arrive rarement pour quelqu'un qui est qui se dit une personne religieuse. Parce que la religion, c'est quoi C'est un système de référence. Donc là, c'est plus de nos jours, des personnes qui sont athées et tout. Il te dit, j'ai le goût. C'est comme ça, selon moi. Mais en général, les personnes de religion vont toujours chercher une autorité, quelqu'un, une référence qui va dire, ça c'est bien, ça c'est... ça c'est mal. Alors, si quelqu'un, il permet, il se permet de donner le droit à des hommes de religion, de rendre ce qui est halal, haram, ou de rendre ce qui est haram, halal, il les a élevés ici au, au niveau de... quoi de arbab, de seigneur, partenaire avec Allah Azza Ou si un alim, donc ça peut être injustement attribué, quelqu'un va dire « c'est lui qui l'a dit », comprenez Ou ça peut être le alim, la personne de religion elle-même qui va dire « moi je suis l'homme de... je suis l'autorité, et je vous dis que maintenant c'est halal, alors que c'est haram. » Ou le contraire, Alors, la même chose ici. Lui, il s'est mis comme un, quoi Seigneur, partenaire avec Allah Azza wa Et ça, c'est lui maintenant qui a commis le shirk et n'importe qui qui va lui obéir en connaissance de cause. C'est bon Oui. Oui. Oui. Oui. Oui. Okay. Ce qui est décrit dans le Qur'an, ça, c'est une autre chose. Okay? Ça, ce que Allah Azza wa Jai dit, on n'est pas ici dans le même cadre que ce qu'on est en train de décrire ici. Ça, c'est quand on a mentionné quelqu'un qui sort complètement du système de Al-Ibadah. اَلَّذِي لَا يَشْتَهِشَيْا اَنْ إِلَّا رَكِبَهُ Comme les ulama, ils disent. Quelqu'un, il, il n'a plus de cadre de référence. Il y a plus de halal, il n'y a plus de haram, il y a plus de bien, il y a plus de mal. c'est pas quelqu'un, il a des péchés ici, et d'autres choses, il a des manquements, des choses dans lesquelles il craint Allah, des choses dans lesquelles il fait, vous comprenez, ça c'est quelqu'un qui partiellement, il suit le hawa. Mais... Celui qui n'a plus de cadre de référence. Son cadre de référence, c'est quoi C'est mes passions. Ce que j'ai le goût de faire, je le fais. Là, on est entré, bien sûr, dans l'ibadat al-hawa. On... Il n'y a pas un mu'min qui est comme ça. Parce qu'il n'y a pas un mu'min qui ne fait que des péchés. Vous comprenez Quelqu'un qui ne fait que les haram et qui ne fait pas pas du tout les bonnes choses et les obligations, ça c'est pas un mot, ça c'est connu, c'est pas c'est un critère de l'Iman d'avoir un strict minimum ici de bonnes oeuvres et de ibadah. Parce que l'Iman c'est quoi L'Islam, c'est quoi le sens de l'Islam Soumission, la soumission à Allah Azza wa c'est un taqid, c'est être, encore une fois, c'est se mettre sous l'autorité d'Allah Azza wa Celui qui ne croit pas en cette autorité, c'est celui qui croit en l'autorité de l'Hawal, passion, c'est moi, c'est moi qui décide. Ça c'est shirk d'une autre façon, kofr d'une autre façon, qui n'est pas le même ce qu'on est en train de dire ici. Mais si on se concentre sur des personnes, parce qu'on Rasulullah, Allah Azza wa Jal, ici dans l'Aya, il parle des gens du livre, ok Les gens du livre c'est des personnes de religion. et pas des personnes qui disent, nous on va suivre nos passions. Non, mais ils suivent leurs passions de façon détournée ici. C'est l'être humain qui essaie de se mentir à soi-même, de trouver une justification à ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il dit C'est les hommes de religion, ils nous ont changé. On va, le, on va faire pression sur eux pour qu'ils changent la religion pour que nous, on puisse faire telle et telle chose. Okay? Parce que dans le temps, bien sûr, historiquement, on le connaît tous, C'est pas monsieur et madame tout le monde qui faisait pression. Qui faisait la pression sur les gens de religion Les nobles et les personnes puissantes. Okay? C'est de la politique. C'était un, ici, un, une, comment on peut dire ça, des, une balance de pouvoir, une lutte de pouvoir entre les personnes de religion et entre les personnes de de politique, et de puissance et de noblesse et d'argent et ainsi de suite. Alors c'est donnant donnant qu'ils ils font un échange. Euh, les hommes de religion ils gardent leur puissance et leur maîtrise morale sur la société et les personnes de noblesse eh bien ils vont quoi faire pression ah parce que il y a nos princes maintenant qui font telle chose qui est normalement interdite dans la religion. Alors on va faire pression sur les hommes de religion pour qu'ils la justifient. Alors si y'a yeah. Okay? Si tu obéis à quelqu'un, pas tu lui obéis seulement dans l'action, non, tu vas lui obéir dans la légitimisation du haram ou dans l'interdiction du halal. Là, tu es tombé dans shirk de robobie. C'est clair Est-ce qu'il y a des questions sur ça Pas de questions C'est clair Je m'attendais à un autre type de question plutôt. C'est pour ça que je vais parler de cela maintenant. Ce hadith, OK, ce hadith et cette ayah ici parfois mal interprété par certaines personnes qui okay, ça donne lieu à certaines interprétations dangereuses, et extrêmes, OK Certaines personnes vraiment dahiri à l'extrême qui prennent les choses à la lettre. OK Quelqu'un il va te dire nous nous en suivons le dalil dire « Cheikh, il a dit telle chose. Imam Malik, il a dit, il va te dire « Tu as pris Imam Malik comme Rabb avec Allah, comme Seigneur avec Allah, vous comprenez ?» Donc là, la question de suivre les textes sacrés ou suivre les savants, vous comprenez Cette ayah, et ce hadith parle de quoi Parle de suivre. Le shirk, c'est quand Le shirk, c'est lorsqu'on suit les savants, lorsqu'on va suivre un savant, une personne de religion, autre chose, donc dans, dans un point Qui est clairement contraire à, à la religion. Vous comprenez clairement contraire à ce qui est dans les textes sacrés. Les questions de idmar. On ne parle pas ici de suivre euh, quelqu'un. Il va dire. Euh, J'ai le hadith de Rasoulullah sallallahu wa sallam sur euh, lorsqu'on fait le soudou, on va tomber sur les genoux avant. Et ça, c'est le hadith selon moi le plus le plus authentique. Quelqu'un va dire, on va descendre. Et l'autre, il va te dire, non, mais moi, je suis tel imam. Il a dit en descend sur les mains parce qu'il a sa propre interprétation, je veux dire. T'es mouchirik, tu as fait le shirk. Moi, je te présente un hadith et c'est l'imam. Ok? Ça c'est extrême. Comprenez? Ça c'est, ça c'est quoi? Relou. C'est de l'extrémisme dans l'interprète. On parle pas de ce genre de choses. On parle pas de ce genre de détails de fiqh dans lesquels il y a beaucoup d'espace pour l'istihad et de possibilités et tout. On parle de Euh, il y a tel cheikh, qui nous a dit maintenant en 2019 euh, l'alcool, il faut faire le commerce de l'alcool, parce que c'est vraiment bon pour l'économie, c'est le cheikh qui l'a dit, vous comprenez ça c'est quoi shirkun akbar si tu adhères à sa justification shirkun akbar c'est du cheikh qui est majeur, parce qu'il n'y a pas un musulman qui ne sait pas et qui n'est pas convaincu à l'origine que l'islam il est quoi Il est clair sur l'interdiction de boire l'alcool, de faire transaction de l'alcool et ainsi de suite. Ah sheikh, il nous a dit que Riba, maintenant, s'est rendu, rendu halal. Il y a un savant, je sais pas moi, tel savant de l'Azhar, nous a dit Riba, maintenant, c'est halal. C'était interdit dans le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais de nos jours, c'est quoi C'est halal parce que tout le monde fonctionne avec Riba. Les temps ont changé, c'est devenu la norme, mais euh, faut pas comprener. Shirk akbar si quelqu'un Non seulement fait riba, mais aussi il croit en cette justification et il croit que c'est devenu halal. Ça, c'est shirkun, quoi Akbar. Parce que quelque chose évident dans le Qur'an, quelque chose qui fait le idma' de toute la umma depuis le temps du prophète sallallahu alayhi okay? wa sallam. Et moi, je crois que quelqu'un a le droit des siècles plus tard de venir pour dire, non, la religion d'Allah, moi, je me permets maintenant de vous la changer. Ça, c'est shirkun akbar. C'est parce que la législation شرع c'est un droit exclusif الله سبحانه وتعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله nul ne peut légiférer dans la religion d'Allah azza wajal autre que Allah subhanahu wa ta'ala nul ne peut modifier les questions bien sûr ici de ijtihad c'est autre chose et bien sûr Allah azza wajal parmi les choses qui nous a facilité dans cette religion quand dans un hadith du prophète C'est que les ulama de l'islam ne vont jamais quoi se mettre d'accord sur une, sur un quelque chose qui est un, un égarement qui est évident qui est clair. OK donc pour que tu trouves euh, 50 alim qui vont se mettre d'accord sur quelque chose qui est un égarement évident, ça c'est quasiment impossible en pratique dans la oumma du prophète alayhi salat wa salam. Est-ce que ça ça clarifie plus طيب Et notre rapidement inchallah nous ras une aya et un hadith avant d'arrêter inchallah dans sourate al-Baqara Allahu azza wa jalla diwa min an-nas ma yattakhidhu min dun illahi andada yuhibbunahum ka hubbi Allah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idharuna wa anna Allah ash-shadeed al-adhab parmi les gens il y a ceux qui prennent d'autres partenaires avec Allah azza wajal andad yahubunhum kilzam comme ilzam Allah azza wajal ka hubbillah ça veut dire les mushrikin ilzam leur divinité comme ilzam Allah azza wajal d'autres ulama ildiz le sens c'est plutôt ilzam leur divinité comme les croyants am Allah azza wajal OK mais ça c'est un sens qui n'est pas précis le premier sens ilzam ça veut dire c'est des gens نُسَوِيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ Il aime Allah Azza wa Jal beaucoup. Mais il aime aussi quoi C'est divinité. Et certains aiment leur divinité plus que leur amour d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça certains, des mouchriquins, même dans les pays arabes, et tout, il, y a, il y a des mouchriquins. Ok, il y a des gens jusqu'à aujourd'hui, c'est des mouchriquins, même s'ils se disent des, des muslimins, ils adorent des temples, et ainsi de suite. Et certains parmi eux, tu vas dire tu vas lui dire comme ça, comme défi filles. Ди والله, اقسم بالله, ди « Dis par Allah » sur quelque chose. Toi, tu sais qu'il est en train de dire un mensonge, ok Il dit « Dis par Allah » Il va dire « Wallahi » Il dit « Wallahi » sur un mensonge. Et après ça, il dit « Dis par Sidi Foulan »« Jure par Sidi Foulan » c'est pas « J'initie quelque chose » Non, je connais que lui, habituellement, il jure par son Sidi Foulan. Vous comprenez Il jure par une autre divinité qu'Allah Zawd. Je lui dis « Ok, parce que je sais que c'est un mensonge » Je le teste, je lui dis « Dis par Sidi Foulan »« Par tel saint » Elle va dire non. Il a peur. Vous comprenez Il peut jurer par Allah sur un mensonge mais il ne jure pas par sa divinité sur un mensonge. Il ne le fait que pour une vérité. Vous comprenez Donc ça, ils aiment une autre divinité plus Allah ou avec Allah. Et ça, c'est shirk. Allah azzawajal dit, Et les croyants, ils aiment Allah azzawajal plus que toute autre chose. Et selon un certain tafsir, les croyants, ils aiment Allah plus que l'amour des mouchriquins pour leur divinité. Les croyants, ils aiment Allah azzawajal plus que les mouchriquins aiment leur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 Donc, le fait d'aimer Allah Azza wa beaucoup, c'est n'est pas suffisant pour être sur le tawhid. Il faut aimer Allah Azza wa plus que toute autre chose. Il n'y a pas quelque chose qu'on aime autant que Azza wa Ça, c'est encore une fois requis dans... Dans le توхид. Et finalement, hadith du Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, faits-sahih, من قال لا إله إلا الله و كفر بما يُعباد من دون الله حرما ماله ودمه وحسابه على الله عز و جل. Il dit, عليه الصلاة والسلام, celui qui dit لا إله إلا الله و كفر et qui rejette tout ce qui est adoré comme partenaire avec الله عز و جل. Tout ce qui est à part الله سبحانه و تعاله كفر. Donc ici, le kufr. C'est quoi le kufr C'est une forme ici de De rejet, tout comme normalement le coffre c'est mal, c'est contraire au iman. Mais dans le iman, il y a une certaine forme de coffre qui est quoi Qui est requise Ça c'est le coffre de ce qui est faux, rejeté. Yakforo, il rejette ce qui est faux, tout ce qui est adoré avec Allah il Il rejette. Alors, harumah melhu adamuhu, son sang ainsi que son âme vont devenir sacré, protégé. Donc là, pour entrer dans l'islam, faut dire « La ilaha illallah » et aussi, quoi Dans son cœur, il faut rejeter toute autre divinité adorée avec Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa hisabuhu Allah et son jugement, eh bien, il est auprès d'Allah. Ça veut dire, celui qui rentre dans l'islam, qu'est-ce qu'on dit lorsque quelqu'un rentre dans l'islam Après ça, son jugement, il est auprès D'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas entrer dans le cœur pour voir qui est entré dans l'islam avec sincérité ou pour un intérêt ou pour autre chose. « Hissabuhu ala Allah, lana al-zawahir » Donc nous, on juge selon les apparences. « Wallahu yatawalla al-sara'ir » Allah subhanahu wa ta'ala, et bien c'est lui qui va juger les gens sur al-batin, sur ce qui est vraiment véritable à l'intérieur de leur cœur. Ça c'est pour le jour dernier. Oui, il y avait une question pour conclure, inshallah, Pourquoi Ok, ok, peut-être, ok, je crois. Peut-être que ce que vous avez entendu parler, on peut pas considérer le mot du musulman sacré. Ok, peut-être le problème, si c'était en français, ok, cette information, peut-être c'était plus avec le mot sacré. Ok, sacré, ok. On va accepter qu'on peut pas dire que quelque chose allait sacré. Ok, mais quand, quand je dis sacré, ça veut dire au sens protégé. Wouah C'est ça le sens ici de sacré, c'est pas sacré c'est مقدس, que okay? c'est pas sacré c'est c'est divin ou quelque chose de d'extra. OK, on parle plus sacré ici au sens de de quoi de de, de protéger. OK, c'est c'est intouchable. Dans la religion dans Azza wa muslim intouchable. C'est ça C'est ça le sens. Illa Allah Subhanahu wa ta'ala. C'est bon والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين